Cette émission classique en ce vendredi 14 octobre de l'an 2011. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Aujourd'hui, question de souligner cette fin de semaine très métal qui s'en vient avec la tenue de la 11e édition du Trois-Rivières Metal Fest. Je vous ai préparé une émission classique spéciale très hard rock, très métal. Au menu uniquement des formations très musclées telles Judas Priest, Alice Cooper, Motorhead, Kiss, Twisted Sister, Anvil, Girls c h o o l Deep Purple, Cathedral, Anthrax, Slayer, s e p u l t u r a Opeth, Annihilator, Sacrifice, Atheist et Iron Maiden. Je vais vous faire tourner aussi une face complète d'un album v i n y l e classique du rock et du métal, peu en 1981, soit The Mob Rules de Black Sabbath. Et dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous parler d'un excellent disque par une formation anglaise méconnue, Tigers of Pantang, leur deuxième album, Spellbound, paru aussi il y a 30 ans, 1981. Et côté nouveauté, je vais vous、euh, présenter le tout nouvel album double en concert de Uriah Heep live in Armenia. Et je vais vous parler du concert que Saxon ont donné lundi dernier à Montréal en plus、euh, d'une entrevue que j'ai réalisée cette semaine avec、euh, Jeff Hull de Trois-Rivières Metal. Et évidemment, dans la première heure, mon ami Simon Fitzbill va se joindre à nous pour nous présenter les éphémérides du rock. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débutants force t s t de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un de mes chanteurs préférés, un homme à la voix suave des plus chaleureuses et rock en même temps. Je parle de David Lee Roth et Van Halen. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Médamanes, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! I ain't leaving We're in for a very long night Heard this boomer from your mama's tongue You a desperate w o m a n need a man with a gun High crime zone, and this is your life e、no, please, say any any to anymore anymore to And about squeeze I need a fight, uptight need don't get uptight. Baby, please to baby, Baby, Wanna see my ID? Try to clip my wings Don't have to show you proof of anything I know the law, friend At back outside I'm going to the party o n I'm g h t and i l o o k i n g for some money avec Romeo Delight de l'album Women and Children First de 1980, pièce、yes. q qui a é t é reprise par le quatuor de thrash canadien Annihilator sur leur dernier et excellent album homonyme qui est paru l'année dernière. J'ai eu le très grand plaisir de discuter cette semaine avec le très sympathique guitariste et leader du groupe, Jeff Waters, qui m'a expliqué que c'était, ça avait été un véritable plaisir pour lui qui s'était fait en réenregistrant comme ça cette pièce qui est sa préférée de Van Halen. C'est un immense fan de Van Halen et particulièrement de David Lee Roth qui a célébré son 56e anniversaire cette semaine.、Et、effectivement, c'était Anniversaire de David Lee Roth,、euh, lundi le 10 octobre. Oui. Il célébrait ses,、so、ses 56 ans. Oui, ses 56 ans.、Euh, tu, tu sais, Jeff Waters me disait que tout comme、euh, Angus Young et Gene Simmons,、euh, le talent de, de musicien et l'originalité de Diamond Aid, Dave,、euh, il trouve qu'elle est éclipsée par、euh, sa flamboyance et ses qualités de, de showman.、Mm -hmm. et, il trouve que ce sont trois hommes qui ont、euh, des talents hors pair, mais les gens ont tendance à, à sous-estimer ça.、Euh, Euh, alors qu'en réalité, ce sont des musiciens fort compétents. Euh, mais、euh, c'est ça. Le fait qu'ils s o n t des hommes de spectacle,、euh, souvent, on les prend moins au sérieux. Exactement. On regarde plus le personnage que, que, que les études i、oui. t artistiques, malheureusement. <rire>、oui. Vous avez reconnu sa voix Eh bien, oui. Il s'agit bel et bien de M. Simon f é t z b é l'authentique, véritable historien de s i Fou, avec qui j'ai encore une fois l'immense plaisir d'être en sa compagnie, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. <tousse> Des éphémérides.、Ouais, C'est définitivement un de mes moments préférés de la semaine, celui de passer aux éphémérides. Et cette semaine, on va regarder ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du、euh, 10 au 16 octobre. Et effectivement, et on débute le 10 octobre avec, en plus de la naissance de David Lee Roth en <rire> 1955, e t bien en 1902, c'était la fondation de la compagnie Gibson m a n d o l i a Guitar Company. 53 ans avant. Exactement. Je ne sais pas en tant que guitariste,、euh, qu'est-ce que tu en penses, mais moi, j'ai toujours été un homme. À Gibson.、Ah, J'aime bien les Gibson.、Euh, ouais. C'est vraiment mes guitares préférées. Je suis à l'aise、euh, parfaitement sur toutes les guitares à Gibson, à peu près,、euh, alors que j'ai beaucoup de d i f f i c u l t é avec Defender. s C'est vrai qu'il y a une bonne différence entre les deux.、Euh, les Gibson sont, premièrement, plus lourdes, donc ils nous offrent,、oui. lorsqu'on est debout, encore p l s l'espoir. Les elles et... sont plus stables. La l'espoir, c'est à peu près la guitare la plus stable au monde. Exactement. exactement.、Mm -hmm. Et、euh, avec une touche également qui est hors pair, un son p l Les, les manches sont,、euh, sont larges.、Euh, oui,、ouais. on a vraiment plus de, plus de Plaisir à jouer sur une Gibson et même、mm -hmm. les hollow body、euh, mm -hmm. qu'ils ont fait sont vraiment géniales.、Euh, il faut dire que le bon coup qu'ils ont fait aussi, c'est d'absorber Epiphone à une certaine époque pour avoir、oui. une ligne de guitare justement qu'on appelle Hollow Body. Plus abordable. Oui, exactement, plus、oui. abordable et euh, euh, les grosses guitares, c'est-à-dire semi-acoustiques、euh, que p i p h o n e avait en fait leur marque de commerce là-dessus,、mm -hmm. Gibson en faisait mais Epiphone faisait les meilleures.、Oui. Et donc ils sont allés chercher le meilleur des deux mondes、oui. avec ça. Oui, mais, guitare, ben, moi, ma guitare, moi je suis plus un homme à SG. LG, oui. Et, et LSport. Oh, et LG aussi, ce sont des bonnes guitares. Je n'ai malheureusement jamais eu la chance de jouer sur une LG. C'est fantastique une LG parce que c'est très léger. Oui, oui. C'est ce qu'on <rire> m'a dit. C'est、euh, quand même assez bien. Puis en plus,、euh, c'est ce modèle-là où on attache la courroie à l'arrière de la oui. guitare. Oui. Donc ça offre également une stabilité i assez incroyable. Tout à fait. La guitare, entre autres, d'Angus Young. Young. Bouge beaucoup、oui. sur scène. Donc,、mm -hmm. Il n'y a pas le choix d'avoir une guitare stable. Eh oui. <rire> Par la suite, eh bien, en 1970, cette fois-ci, Black Sabbath est au numéro un des ventes d'albums en Grande-Bretagne avec leur second opus. C'est probablement le meilleur album de la formation.、Ah, je ne sais pas. Ça, ça, ça dépend. Ça dépend. ça dépend de chacun. Moi,、ouais. j'aime beaucoup le premier aussi. Le premier est excellent. Et le troisième Le troisième aussi, oui. En fait,、euh, ils ont fait de très, très bons albums. <rire>、ouais. je... ben, les trois premiers sont, ouais, sont ouais. absolument parfaits. Ouais, de bons albums. <rire> Mais Paranoid, en fait, est, est le plus connu. Oui, c'est avec... parce qu'on、euh... retrouve les plus gros canons comme、ça. Warpigs,、euh, Paranoid, la pièce 7, bien sûr.、Mm -hmm. euh, Iron Man. Iron Man qui est、mm -hmm. dessus aussi. Donc, c'est l'album le plus connu. Oui. Est probablement le plus vendu aussi, mais c'est vrai que les premiers albums de Black Sabbath、euh, ouais. valent la peine. Le même volume 4 est quand même intéressant aussi. Moi, je l'aime moins, lui. Je trouve Il est moins, moins égal, celui-là. Le groupe avait commencé à prendre un peu plus de drogue et ça paraît、ouais. euh, aussi sur cet album-là. <rire>、euh, en 1978, Joe Perry et Steve Tyler、euh, d'Aerosmith, bien sûr, sont blessés pendant un concert à Philadelphie、euh, lorsqu'un fan lance une cherry bomb donc une petite,、euh, une petite bombe de blague sur scène.、Ouais. Un pétard.、Euh, ouais, un pétard, exactement. Et、euh, le, les concerts suivants de la tournée ont été réalisés, mais derrière une barrière de protection donc,、ouais. pour s'assurer que le groupe n'était pas en danger. Oui, tout à fait. C'était carrément dangereux. Moi, je me rappelle les premiers concerts, t u a l l a i s voir des, des spectacles là, et les gens lançaient des, des feux d'artifice comme ça sur la scène、mm -hmm. a u musiciens. C'était pas, pas, pas très intelligent. Non, c est, c est... Et、euh, tu sais que cet incident-là é t a i t quand même assez, assez grave puisque、euh, c'est Steven Tyler qui a perdu.、Euh, Euh, une bonne partie de son audition oui,、euh, ouais, dans, dans, dans l'oreille droite, je crois. Et、ouais. Alors que Joe Perry, lui, avait la main à s'englanter parce que le pétard a explosé, son i v e u t entre les deux, é c l a t a n t entre les deux. Et、euh, c'est ça, il、euh, n'y a pas eu de rappel.、Là. Non, non, c'est ça. Le concert, <rire> je pense, c'est terminé、euh, ce soir-là. Mais c'est vrai que ce s t pas très, très intelligent. Comme, euh, non, euh, non, non c'était vraiment C'était dangereux de voir des, des, des spectacles, autant pour、euh, les musiciens que les spectateurs、euh, dans les、euh, années 70 ouais, et ouais. 80. C'est plus comme ça, heureusement maintenant. Là,、ouais. Mais à l'époque, ce n'était、euh, pas drôle. C c pas tu pas recevoir、bizarre. un 40-11 par la tête au Forum、euh, Montréal, ce n'était、euh, pas brillant. Non, non c é t a i t pas une très, très bonne idée de faire、non. ça. Euh, par la suite, en 1979, il y a eu un groupe un peu moins, justement, u、euh, n peu moins é v e i é q a e r o Smith, f l e e t w o o d Mac, qui、euh, se voit décerner une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. l o r s que j e d i s moins é v e i é c'était à cette époque-là, bien sûr. Ouais, best. La musique、euh... était, était moins é v e i é e mais ça, ça veut pas dire. Là, il y a eu des d é p e n d a e il y a u s d é p e a Parce que t'es <rire> très exposé, là. Ouais, ouais, ouais.、Et、donc,、euh, ils ont reçu、euh, une étoile sur le、Hollywood、Walk of Fame.、Oh. Walk of Fame, o u i le Walk of Pour, Fame. Pour、euh, souligner、euh, la popularité du、mm -hmm. groupe et bien sûr leur album, Rumors, qui,、oui. dit, qui, était, qui était encore numéro 1, je pense, à l'époque.、Euh, 79, non, là, je, il venait de sortir、euh, Task à ce moment-là. Ah, pas、oui. si mal. L'album Doom qui a eu、euh, moins de succès, mais il s'est vendu quand même un million de dollars. i Ça a été quand même populaire. Là, mais... <rire>、oui. Euh, et finalement, via le 10 octobre 1980,、eh、bien, ce sont les funérailles de John Bonham qui sont tenues. Il était décédé quelques jours,、euh, quelques semaines auparavant. Ah oui, je me sens que c'est le 20、finir. septembre. Oui,、ouais. ouais, quelque ouais. chose du genre. Donc,、ouais. Et ça, bien、euh, sûr, ben, ça a mis fin à la dîme. À, à la dîme.、Ouais. Oui, il ne voulait plus faire de tournée, ce qui, ce qui, ce qui est normal, en fait.、Euh, Lorsqu'un gros,、euh, gros morceau du groupe comme ça s o a Oui, c'est va... ça. Exactement. C'est de... difficile de le remplacer. q u o i que les w o u l s l'ont fait, mais、ouais. euh, ils ne s'en sont jamais vraiment remis. Non, exactement. Exactement, ça n'a jamais été aussi bon non、plus. Non. On passe cette fois-ci à la journée du 11 octobre, qui était mardi de cette semaine. En t b i e en 1946, nous avons la naissance de Gary Malaber, donc, qui était bassiste, lui du Steve Miller.、Band. Batteur. n d b a Batteur,、ouais. dis-je, batteur. <rire> ouais, effectivement. En 1955, Elvis Presley, Carl Perkins et Johnny Cash débutent une tournée de 11 concerts ensemble. C'est Donc...、ouais, de belles petites affiches, n e s a i s pas? Oui,、euh, je suis pas un fan <rire> d'aucun des trois, mais ça devait être quelque chose. Oui, tout à fait.、Ça. Non, mais Elvis, en 1955, c'était. C'était encore très rock. C'était bon, Oui, oui. C'était bon. C'est après ça que ça s'est gâché. Exactement. À partir du moment où est -ce il était allé à l'armée. Oui, oui. Mais il a quand même fait、connu. des trucs discutables, des albums de Noël,、ouais. des, <rire> des albums de cantiques. <rire> Lou Christmas et autres.、Ouais, euh, D'ailleurs, c'est son premier album de c a n t i q u e à la maison.、Ah, oui? et je ne l'ai toujours pas écouté. C'est Peace in the Valley, c'est ça?、Euh, non. Le, en fait, c'est、euh, Elvis, euh, Elvis Catholic Album, quelque chose comme ça. Un,、ah, ça oui? pas des, en fait, ce n'est pas des cantiques, c'est plus des chansons religieuses.、Mm -hmm. et, euh, en fait, il y a une reprise de Go Crying in the Chapel euh, qui est.、Euh, Qui est une pièce qui a été reprise par des groupes pop par la suite avec d'autres paroles. Donc, c'est plus pour ça que je l'ai acheté que pour <rire> les pièces、euh, très, très religieuses là-dessus. Euh, nous avons également en 1963 les Beatles、euh, qui obtiennent leur premier disque d'or pour avoir vendu un million de copies de She Loves You. Donc,、ouais. c c euh... La très infectueuse She Loves You. o n p e u t pas faire autrement qu'entendant le roulement de, de, de, de batterie de, de, de Ringo embarquer <coughs> tout de suite.、Ah, ouais, C'est clair. et On reconnaît la pièce、mm -hmm. maintenant seulement avec ça tellement ça a été、ouais. un énorme <laughs> succès. Et le 11 octobre 1968, l'album On Time de Grand Funk Railroad, dit je, entre sur les palmarès à la 65e position, au grand désespoir des critiques. Ah oui, les, les critiques, on en a déjà parlé, je pense, les, les critiques avaient une haine. Féroce、mm -hmm. envers tout ce qui était un peu hard rock,、ouais. euh, metal dans les années 70、mm -hmm. et 80.、Euh, ça, ça a changé là, maintenant, heureusement.、Mm -hmm. là. Ouais. Mais à l'époque, les critiques étaient complètement fermées et、euh, faisaient des critiques dévastatrices d'albums qui étaient très bons en réalité.、Mm -hmm. euh, sauf que、euh, ça n'avait pas aucun impact sur、euh, les amateurs de rock.、Euh, mais même au contraire, des fois, un groupe qui avait d e mauvaise s critique, s、euh, pouvait... vendait plus. Ouais, ça vendait plus.、Mm -hmm. ça, ça poussait le monde à. À l'acheter, l'album, pour aller voir à quel point c'était mauvais, mais ça ne l'était pas. Ça, c e s t juste que les critiques étaient fermées. Ça a été le cas, entre autres, avec Led Zeppelin, qui ont reçu、oui. mauvaise critique par-dessus mauvaise critique.、Ah, tellement qu'ils qu ne parlaient、millions. plus aux journalistes. Oui,、euh, du、vrai. tout. Il avait, avait raison. Il ne pouvait pas le faire, p a r c e q u e c'était assez incroyable. Ce qui est, ce qui est, ce qui est plaisant, c'est que ça, ça a eu un effet,、euh, un effet positif, puisque ça a créé une espèce de mysticisme, de mystique、oui. autour de Led Zeppelin, entre autres.、Là. Exactement. Donc, ça a servi quand même、oui. au groupe,、euh, sur ce genre de, de vision de la critique. On va en entendre un、euh, extrait de cet album, o n t i m e qui est、euh, un bon album de hard rock. Et、yeah. euh, Grand Funk, ce que, que les, les gens, tu sais, on, on écoute ça aujourd'hui, on n'a aucune idée, ceux qui ne connaissent pas le groupe, là, mais c'était extraordinairement m é t a l à l'époque. C'était、ouais, ouais, vraiment ouais. très, très, très intense. Oui, et c'était très hard rock et très populaire aussi. Et c'est un groupe qui,、ouais. qui, qui est tombé dans l'oubli facilement ouais, par la suite.、Mm. En 1973, cette fois-ci, Elvis et Priscilla Presley、euh, divorcent officiellement.、Oui. Donc, leur divorce est, est,、euh, est, est final, en fait, à、oui. cette époque. Ils sont restés en bon terme. Ils sont, en、bon、terme, ils ils sont restés en bon、ouais. terme. D'ailleurs,、euh, Priscilla Presley, c'est elle qui s'occupe de Graceland, a v e c Les enfants,、ouais. la fille d'Elvis aussi,、ouais. Lisa Murray, qui,、ouais. euh, qui sont euh, euh, les deux、euh, porte-parole, si on veut, d'Elvis. c e v t à d i r e leur mari, mais le père et le mari. Oui. Euh, en 1990, Dave Grohl le joue pour la première fois avec Nirvana. Donc,、ouais. c'était sa première performance avec le groupe. Il allait l'intégrer、ouais. en tant que vrai batteur par la、ça. suite. Il était guitariste. On en a déjà, je pense qu'on en a déjà parlé. Il était ouais. guitariste, ouais. De Dave Grohl, mais、euh, il trouvait que, que, que Cobain avait une personnalité intéressante. En tant que guitariste, alors、euh, ben, il a tout simplement décidé de prendre la batterie, mais moi je trouve que c'est un meilleur batteur. <rire> oui, oui, effectivement, mais c'est un des très très bons batteurs autodidactes、oui. qui euh, franchement euh, va chercher un son assez incroyable.、Oui. Lorsqu'on le voit jouer, justement il avait joué quelques pièces avec euh, euh, John Paul Jones ainsi que Jimmy Page,、oui. il avait joué rock'n'roll à Led Zeppelin、mm -hmm. et c'était pratiquement de réentendre John Bonham.、Oh、oui, verso, tout à fait.、Euh, oui. Euh, ça, ça veut pas dire que c'est un mauvais guitariste. C'est juste qu'il、euh, est,、euh, disons qu'il est ordinaire, là. Ouais, c'est C'est un guitariste compétent, mais comme batteur, il est vraiment extraordinaire. Ouais, exactement. C'est <rire> ça qui fait la différence. D'ailleurs, les seuls bons albums de Foo Fighters qui ont été produits, c'est ceux où il est、ouais. à la batterie, justement, parce qu'ils sont <rire> plus énergiques. Et,、euh, pour terminer cette journée, euh, du euh, 13 octobre, du 11 octobre,、oui. dis-je, 1999,、euh, cette fois-ci, e、euh, donc, Tom Ely, qui est l'ancien batteur de Motley Crue, bien sûr, est relâché après avoir payé une caution de 5 000 pour avoir insisté,、euh, incité, e incité, dis-je, les spectateurs d'un de ses concerts en Caroline du Nord à attaquer un gardien de sécurité. Et ça, ça, ça s'était passé en 1997. Ouais,、euh, c'est pas fort, ça.、Euh, Tom h Ely, e u c'est un Jerry Lee Lewis des temps modernes, lui aussi. Il est assez parce qu'il. Il est très bon à ce qu'il fait. C'est un bon batteur. Oui, il est spectaculaire. Ben, il est flamboyant. Ouais, flamboyant.、Ouais. Mais disons que dans la vie de tous les jours, non,、euh, non, non. il est assez particulier.、Oh, oui, tout à fait. Écoute, on va y aller en musique, justement.、Euh, on, on va entendre、euh, une pièce de Grand Funk Railroad tirée de leur premier album, On Time. Vous êtes sur les ombres de la Saustation à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. r e n v e n t i o n Rockless Avec g i v e n the Dog Bones. C'est une des, des très bonnes pièces. Bien, e l l s o n t toutes bonnes, les、oh, pièces、oui. sur Black and Black. Black and Black qui、euh, a été certifié disque d'or、euh, il y a exactement.、Euh, 31 ans、exactement. cette semaine.、Euh, curieusement, c'est un des listes les plus vendus de tous les temps, hein, mais il n'a jamais atteint la première position、euh, du Billboard. Non. Ça t'a i r r ê t à la quatrième p l a c e C'est assez particulier. Il n a r i d'un groupe aussi populaire、ouais, que、oui. ça. i c'est a s s Mais ça arrive des fois.、Ouais. Euh, tu sais, comme、euh, les Rolling Stones, Aftermath、euh, non plus.、Euh, c'est jamais rendu à la première position du palmarès. Il é t é retenu par,、euh, je pense, c'est Blonde o n Blonde, de Bob Dylan、uh -huh. ou、euh, Rubber Soul, des Beatles. Mais là, ça se comprend un peu. Oui, oui, oui, exactement. C'est juste plate quand tu te remportes. Première position parce que c'est Whitney Houston qui est là. Ouais, c'est un, <rire> un peu dommage, effectivement. <rire> Juste avant ça, on a entendu Grand Funk Railroad avec、euh, Are You Ready. Ça, c'est tiré de leur、euh, premier album, On Time. Qui est paru en 1969. Ce n'est pas leur meilleur, mais c'est un des bons. C'est、mm -hmm. un des très、oh, bons.、Oui. Et euh, euh, comme on a pu l'entendre, aujourd'hui, ça sonne juste hard rock, mais à l'époque, ça, ça sonnait comme la fin du monde. <rire>、euh, évidemment, la technologie était différente et on n'était pas rendu à sonner comme Mayhem ou à, à Dimu Borgir. Exactement. Les amplificateurs, la, les distorsions ne le permettaient pas. On n'avait pas la technologie. Non. 11h30 pile, vous êtes à l'émission e Classique en compagnie de Simon f i t z b y et Alain Lefebvre, émission entièrement. Consacré aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on est rendu aux éphémérides du 12 octobre. Et effectivement, et nous débutons cette journée du 12 octobre avec, en 1957, Little Richards qui annonce officiellement qu'il tourne le dos au rock'n'roll après avoir frôlé la mort sur un vol qui l'emmenait en Australie. Oui, c'est ça. Il trouvait qu'il était un pêcheur et puis qu'il ait... Il avait peur de la colère de Dieu. Et、euh, si je me rappelle bien, même, il a dansé ses bagues,、oui. euh, ses bijoux、euh, dans, dans, dans une rivière. Oui,、Séné. exactement. Il était allé、euh, sur, le, sur le bord de l'eau, il avait lancé tous ses bijoux, tous ses bagues. C'est en fait lorsque son avion, qui se rendait en Australie, s'est mis à piquer du nez. Il a fait、hum. une promesse à Dieu de quitter le r o c k <rire> Si, euh, si, si, i l sauvait sa vie,、ouais. euh, il est devenu preacher par la suite, il est devenu、ouais. prêtre pendant,、euh, pas prêtre, mais, euh, plutôt, curé, minister, ouais, minister, euh, pasteur, minister, e pasteur, pasteur.、Ouais, pasteur, exactement.、Euh, pendant cinq ans, je crois, il est、mm -hmm. revenu, euh, au rock. Ouais, il va t e n u le coup, il est revenu non, au rock and roll. C'est ça, exactement. <rire> mais, il aimait beaucoup,、euh, On va dire aussi, Little Richards était un très, très bon euh, musicien, euh, avec de très bonnes chansons, mais qui avait également des goûts de luxe. Et veut, v u pas, mais avec un salaire de p a s s e u r on ne peut pas、non. nécessairement se payer des b <rire>、euh, a g u e s à toutes les gens. C'est pas supposé. Exact. Quoique certains télévangélistes. Ouais, qui font quand qui, même qui ont, beaucoup d'argent. Qui ont fait pas mal d'argent. Oui, c'est quand même assez. Et c'est assez, assez spécial, ça aussi. <rire> Euh, nous passons、euh, cette fois-ci、euh, au 12 octobre 1971 où Gene Vincent meurt d'une rupture du cerf de l'estomac.、Euh, il avait seulement 36 ans. Oui,、ouais, il avait survécu à, à l'accident de voiture qui a, qui a tué、euh, Eddie Cochran, Eddie Cochran、oui. mais、euh, c'est ça, il est mort、euh, une dizaine d'années plus tard, 10 ans plus tard、oui. même, je、oui. dirais, exactement, presque exactement. Oui, parce que c'était la semaine dernière, je crois, qu'Eddie Cochran m'en、oui. euh, p、oui. oui. a r l é Donc c'est vraiment à、euh, 10 ans, ans plus tard. Jane Vincent, euh, qui, euh, qui est un des artistes les plus intéressants des débuts du de rock'n'roll.、Ouais, c'est très、oh, bon,、ouais. Jane Vincent. Ben、oui. ben, je ne dis pas que c'est tout bon, là, mais、euh, du moins, ses deux premiers albums, c'était bon. C'est très bon, madame. Et、euh, c'est drôle, c'est un des premiers aussi à avoir porté le cuir.、Hein? Effectivement.、Ouais. Ouais. Ouais. Il aimait bien se montrer、euh, ah. habillé entièrement de cuir et faire peur aux gens comme ça. Eh <rires> oui. Euh, également, euh, le 12 octobre 1978, eh bien, s y d v i c i o u s ex-bassiste des Sex Pistors, est arrêté pour le meurtre, le meurtre, dis-je, de sa copine, Nancy Spunjen, qui fut poignardée. Dans la toilette de leur chambre de l'hôtel Chelsea à New York.、Ouais, c'est assez sordide, ça. Ouais,、ouais. c est, c est, c est. On, ça, on en, en a je, déjà parlé.、Euh, on a dépeint, on a essayé de reconstituer, si on veut, parce que personne n'était là à p e n s e r des Nancy.、Ouais. Euh, on a essayé de reconstituer et c'est assez,、euh, assez réaliste.、Mm -hmm. C'est assez plausible, je dirais,、ouais. la reconstitution qu'on en a fait dans le film. Sid e Nancy. Et puis,、euh, je répète, ce s t pas un film qu'on écoute、euh, lorsqu'on est un peu triste. Il n、euh, faut pas être déprimant en écoutant ça parce que c'est vraiment, vraiment ultra déprimant Effectivement. comme film. Effectivement, ce n'est pas un film très, très, très joyeux. Non! <rire> Également en 1991, cette fois-ci, l'album Nevermind de Nirvana atteint la première place des palmarès de vente et est certifié disque d'or. Le groupe, lui, apparaît à la télé dans le cadre de l'émission Saturday Night Live le soir même. Ah, oui. Donc, c'était en plein dans la bonne,、euh, la bonne date、ah, pour a p r o c n a v a i s aucune idée que Nirvana était déjà allé au Saturday Night Live. Oui, ils sont allés deux fois, en fait. Ils sont、ah, allés à l'époque de n i r m a n d Et, et en, sont... In Utero. In Utero, exactement. Je crois et que... ça, ça devait être pas mal vers la fin. Hein, parce、oui. que... Mais k u r t Cobain voulait jouer la pièce r a p e Me ça a été、euh, refusé, donc、oui. fait, bien sûr. a u p a r e m m e n oui. Eh oui. oui. <coughs> Pardon. Euh, donc, <rire> passons cette fois-ci à 1997 où l'avion expérimental de John Denver s'écrase dans la baie de Monterey en Californie et le m y s i è r e ne survit pas malheureusement au crash. Il avait seulement 53 ans. Oui. s vraiment très triste. Moi a u s s t Nous qui a i m a i t tant voler en plus.、Oui. Euh, nous passons,、euh, par la suite, euh, au 12 octobre 2005, où Tommy Lee souffre d'une blessure mineure lors d'un concert dans le Wyoming. Le batteur、euh, s'est retrouvé dans la mire de feux d'artifice, de, de feux d'artifice, oui, qui se sont déclenchés plus tôt que prévu, alors、euh, qu'il qu était suspendu à 30 pieds dans les airs. Ouais. Bon, on en a parlé tout à l'heure,、euh, m a i s là, au moins, c'est pas des gens qui l a n ç a i e n t des feux d'artifice sur lui. Non, c'est ça,、euh, c'est l u i même. C'est un,、euh... un accident, mais ça, ça arrive souvent lorsqu'on joue avec de la pyrotechnique.、Euh, On l'a vu aussi à Montréal avec、euh, James Edfield, là, qui avait、mmh, été qui avait sérieusement été blessé, brûlé、ouais. euh, lors du concert du Stade Olympique. Qui avait、euh, mené à l'émeute par la suite. Oui,、euh... oui. Ça, ce n'était pas de sa faute.、Là. Non, Je, non, e f f e c t i v e m e n t Parce que, parce que <rire> Axel Rose aurait pu sauver、euh, le, le, le, le, la journée, parce、ouais. que quand il a vu que Metallica était obligé d'écourter leur concert. Ben, il aurait pu embarquer sur scène immédiatement, et puis,、euh, pas immédiatement, là, mais plus rapidement, et puis jouer plus longtemps pour、euh, sauver des meubles. Mais non, il fait le pire qu'il ne pouvait pas faire. Ça n'y tentait faire... pas. Oui, c'est bien fort. <rire> oui, vraiment <rire> ordinaire. On passe cette fois-ci à la journée du 13 octobre qui était. Euh, qui était donc、euh, jeudi、oui. euh, de cette semaine, donc hier,、oui. euh, le 13 octobre 1941, selon la naissance de Paul Simon. Oui, c'était l'anniversaire de Paul Simon, qui a eu 70 ans. Exactement,、mm -hmm. 70 ans aujourd'hui. Paul Simon, qui,、euh, malgré l'âge, continue quand même à faire des、mm -hmm. tournées et lancer des albums. Donc, oui.、Euh, Reste encore en, assez en forme. C'est un passionné. Oui, oui,、mm -hmm. exactement. Et、euh, comme nous avions、euh, la naissance de,、euh, donc, de, de David Lee Roth au début、euh, mm -hmm. de la semaine d'éphéméride,、eh、nous avons cette fois-ci, le 13 octobre 1947, la naissance de Sam Yeager, qui lui a、oui. été chanteur de Van Halen également, mais également de Montrose,、oui. son premier groupe. Oui, en fait, il s'est fait connaître avec Montrose、mm -hmm. dans les années 70 et Eddie Van Halen, c'était un fan de Montrose. Ah、ouais, oui. Parce que Montrose, qu'il faut savoir, c'est un d e s Premier prototype、euh, de, de groupe de hard rock comme on les a connus là, dans les années 80. Eux, ils s o n t opérés en 73, le premier album, et ils ont eu un impact euh, fort, fort euh, remarquable sur le jeune Eddie Van Halen. Et c'est pour ça que quand David Lee Roth est parti en 84,、euh, c'était comme le premier choix de d d i e Van Halen.、Euh, ben, il e s t un petit peu plus vieux que, que les autres, là,、euh, Sammy, puisqu'il、ouais, a 64, 64 ans. David Lee Roth en a、euh, 56, lui.、Euh, et on l'a déjà dit, c'est un type qui a une. e excellente voix, très bon chanteur. Mais, un peu drab, e、euh, ouais. pas beaucoup de charisme. Ben, c'est sûr que quand tu suis David Lee Roth, qui est d'à peu près un des meilleurs, là, dans le business, l T'es assez compliqué d'avoir le suivi. Ouais, tu vas avoir les drabs. C'est sûr, c'est, c'est, ça serait la même chose, euh, si c'était redrawé avec Aerosmith, là. Tu suis Steven Tyler. Ouais, exactement. Si, tu sais, même si le type est très bon, e、euh, ben, en tout cas, Van Halen n'a plus jamais été、euh, ce qu'il qu était avec、euh, David Lee Roth, évidemment.、Euh, mais par contre, j'aime bien,、euh, j'aime bien Euh, le nouveau groupe、euh, de Sam Eager,、euh, Chicken Foot,、euh, ouais, avec sont,、euh, Joe s a t r i a n i C'est bon, ça.、Ouais, ouais. J'avais dit d'ailleurs que j'allais en écouter. Je、mm -hmm. l'ai pas encore fait, mais je vais le faire.、Ouais. Ah, c'est bon, c'est le système, le, le hard rock, c'est simple. tu sais、euh... Un peu nono, là. <rire> C'est vraiment très bon.、Oh, C'est bien. Je, je, je vais y donner vraiment、euh, une chance.、Oh, en... C'est efficace. C'est <rire> ce que ça doit être,、oui. de toute façon.、Oh, oui. C'est pas très cérébral, le hard rock. C'est correct comme ça. Exactement. Euh, nous passons、euh, cette fois-ci à la journée euh, du. Euh,、euh, on est toujours plutôt dans la journée du 13 octobre et nous passons plutôt à l'année 1963、mm -hmm. où、euh, 15 millions de Britanniques se rivent sur leur téléviseur、euh, pour regarder la première apparition du Fab Four. Ça nous a les Beatles, bien sûr,、mm -hmm. au Sunday Night at the Palladium Show. C'est le début de la Beatles Mania. Oui, vraiment.、Euh, vraiment, là, 15 millions de, de Britanniques, c'est pratiquement、mm -hmm. tous les habitants de l'île qui, qui, qui, qui regardaient. Ça, ça a pris un an, dans le fond, aux Beatles、ouais. en Angleterre avant de, que. que... Ça, ça, ça décolle vraiment là, de, puissamment, je dirais. Alors qu'aux États-Unis, ça, ça, ça a pris、euh, un, an et, un an et demi quasiment. Oui,、ouais. ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça. long, ça. Non, non, vraiment pas. Ça, tu, passes regarde, des, tu passes des clubs, là, des clubs pas miteux, là, mais des, des petits clubs ordinaires, et puis tu te ramasses avec un, un auditoire planétaire, c'est peu, ça, en 18 mois.、Là. Exactement, c'est assez incroyable.、Ah、oui. <rire> Euh, par la suite, en 1968, et、eh、bien John Lennon enregistre Julia, la seule performance solo、euh, qu'il a fait pour les Beatles, mais c'est toute une performance. a b s o l u m e n t C'est une de mes pièces préférées de John Lennon, j u s t r è s très, très、euh, rempli e d'introspection.、Ouais. Euh, une chanson en hommage à sa mère, bien sûr.、Mm -hmm. Euh, et qui est très très plaisante à jouer également pour l'avoir fait. Et、euh, Paul a eu l'élégance, lui, de, de Paul lui a n t h o n y r i c a r <rire> d Comme lui, il l'a fait à l'égard de Paul pour ce qui est des STD et des n a n Rigby. Effectivement. On s'est écrit les Beatles, mais on sait que c'est John Lennon. Ouais, oui, c'est ça. Et、euh, c'est pas, je veux dire, pas,、euh, il a bien fait de Paul lui a n t h o n y r i c a r d exactement.、Oui. Ça, ça valait pas la、il、peine. C'est é l g a n t Oui, oui, c'est ça. <rire> En 1970, cette fois-ci, les cendres de j a n i s Joplin sont répandues ou plutôt sont dispersées sur la plage de Stinson Beach en Californie. Elle aussi avait décédé, était décédée il y a quelques, quelques jours de cela. Oui, c'est ça. Et、euh, donc, on a fait une petite cérémonie privée. En 1974, nous avons、euh, le malheur d'apprendre le décès d'Ed Sullivan, cancer donc, de l'œsophage. Il s'était assez avancé au point que sa famille ne l'avait pas mis au courant. Il avait 73 ans et、euh, lorsqu'il a eu son diagnostic, on a dit à la famille、euh, que M. Sullivan en fait, avait deux à six semaines à vivre. Et donc, ils ont dit、euh, Bon, on ne lui dira pas. Et, de toute façon, il y a d'autres problèmes de santé. Et、euh, i l mettaient tout le blâme sur ses autres problèmes. Je pense qu'il était au poumon, quelque chose comme ça.、Ouais. C'était un fumeur invétéré, M. Sullivan.、Ah ouais. Donc, c'était assez, assez difficile de s'en sortir à l'époque. Oui. Cette fois-ci, en 1990, eh bien,、euh, on a le droit à une curieuse décision de Bob Dylan qui donne un concert à l'Académie militaire de West Point. Oui,、euh, curieux, ouais, c'est très curieux, ça. Oui,、ouais, c'est assez spécial. Disons que je ne pense pas qu'il y ait joué la pièce Master of War, <rire> ou quelque chose du genre. Euh, pourquoi euh, Pourquoi Aucune idée. Aucune idée. Il n'y a rien qui explique ça, en fait, dans ce que j'ai pu voir. Il n'y a pas donné d'entrevue pour. Il y a、euh, beaucoup. C'est un, un être très paradoxal, Bob ouais, Dylan. Oui, vraiment. Ouais. Et,、euh, bah, en fait, il l'a toujours dit, il ne veut pas être pris comme un prophète, malgré que bon, ça lui fait plaisir quand même. Bon, sûrement. Euh, et, euh, ouais, c'est une, une, une présence qui est vraiment douteuse, là, pour, pour、mm. Delon. Bref,、euh, peut-être, si jamais je rencontre, j'y demande. <rire> On peut toujours espérer. <rire>、euh, cette fois-ci, en 1992, la Cour suprême des États-Unis décide de ne pas entendre l'appel des parents qui accusaient Ozzy Osbourne d'inciter des euh, adolescents euh, à se suicider, entre autres avec、euh, sa chanson Suicide Solution,、oui. qui se retrouve sur le tout premier album de Blazer Love Us.、Mm. Euh, et on l'accusait formellement. Il avait passé en cours, il y avait eu des démarches qui é t a i e n t faites dans un État. on était en cours d'appel à la Cour suprême et ça, ça tombait à l'eau, l a、ouais, La Cour suprême a trouvé ça complètement ridicule. Et puis、euh, c'est déjà surprenant que ce soit rendu jusque-là. Oui, exactement.、Oh, oui, vraiment. C'est assez spécial.、Euh, en 1998, cette fois-ci, nous avons l'ouverture du Crossroad Center, un centre de désintoxication qui a été mis sur pied par Eric Clapton,、oui. bien sûr, pour aider. Qui,、euh, qui était、gens. apparemment assez o n i r e u x comme endroit. Ah oui? Oui, oui、euh, en fait, oui, j'ai lu que c'est 9000 pour,、euh, je crois, c'est un mois de traitement.、Mm. Euh, mais ça, ça doit augmenter. Il doit avoir des prix.、Euh, 9000, ça doit être le prix spécial.、Mmh. Euh, <rire> parce que ça, ça me semble peu cher pour un centre qui appartient à Eric Clapton. Ouais, non, c'est、euh, réputé comme étant、euh, très, très, très dispendieux. Un genre de Betty Ford Center、mais、à Eric、ouais. Clapton.、Mmh. Ouais. Euh, la même、euh, journée, en 1998,、eh、bien, Columbia r e c o r d s lance le quatrième volet de la série Bootleg de Bob Dylan avec le fameux concert en 1966 euh, surnommé euh, Judas, euh, qui, été, qui avait été donné au、euh, Royal Alberta.、Ouais, h、euh, ouais, l l Oui, oui, je l'ai. C'est un concert qui,、euh, d'ailleurs, Bob Dylan a fait vivre, si on veut, une industrie parallèle du bootleg pendant <rire> des années. Ça a été、euh, donc lancé illégalement et ça s'est retrouvé sur ce, ce coffret. D'ailleurs, je,、ouais. je, je, je me suis toujours. Dit qu'il fallait que j'achète l'entièreté、ouais. des bootlegs de Bob、mm -hmm. Dylan, e je pense que celui-là s'avère le plus ça, intéressant. Celui-là, oui, il est vraiment.、Euh, C'est le plus intéressant du lot,、mm -hmm. je, je dirais.、Euh, ça sera mon, pro mon prochain achat,、mm -hmm. donc.、Euh... Euh, en 2008, pour terminer、euh, cette journée du 13 octobre dans les Éphémérides, et bien dans une vidéo pour ses fans, Ringo Starr annonce qu'il n'a plus de temps ni l'intention de signer d'autographe et qu'il、euh, qu ne peut plus répondre aux lettres et courriels qu'il reçoit constamment de la part de ses fans.、Euh, Ringo, qui avait la réputation、euh, de prendre le temps, e t sûr, de répondre à ses fans, leur a demandé de ne plus lui envoyer de courrier, tout simplement. Ça, c'est quand même incroyable qu'il qu ait fait ça pendant、mmh. aussi longtemps. Ah oui, ah oui.、Euh, C'est vraiment、ah, c est, c est, euh, renversant. Ouais, ouais,、euh, moi, moi il, y années, en fait, il y a quelques années, ça fait quand même un bon bout de temps,、euh, lorsque j'étais、euh, au bac à l'université,、euh, quelqu'un、euh, de mon bac était arrivé et、euh, m'avait montré une lettre qu'il avait reçue de Pete Tanchon.、Ah, ouais. Parce qu'il avait écrit à Pete Tanchon et Pete Tanchon lui avait,、euh, avait pris le temps de lui répondre à, à ses questions,、il、lui avait même envoyé un, un, un, un chart,、euh, une, une partition. Oh, euh, pour、oui. la guitare, pour je ne me rappelle pas quelle pièce. Je pense que c'est une pièce de Quadrophénia. Et j'avais été stupéfait qu'un artiste majeur comme ça prenne le temps de répondre à un fan. Je n'en revenais pas. Il、euh, y en a qui font ça.、Ah, c'est vraiment, vraiment sympathique. C'est vraiment、ouais. génial. C'est quelque chose qu'il faudrait e j'essaie. r un de mes musiciens préférés.、Mm -hmm. <rire> Écoute, on va passer en musique. On va, on va y aller avec euh, des, euh, des artistes、euh, dont on va parler tout à l'heure, mais dont on a parlé aussi, puisqu'on. On va entendre、euh, Motley Crue dans un moment, mais tout de suite, on va y aller avec、euh, Alice Cooper. Muscle of Love, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, c'est fou. 9 9 FM, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. Avec un de leurs premiers classiques, Looks That Kill. C'est une s é r i e de leur deuxième album, et moi je trouve que c'est vraiment leur meilleur album en carrière. C'est s h a r t of the Devil, qui est paru en 1983. Il était absolument parfait dans le genre, cet album-là. Juste avant ça, on a entendu Alice Cooper avec la pièce-titre de l'album Muscle of Love de 1974, mais cette version, je l'ai prise sur le Greatest Hits, dont on va vous parler dans un moment. Il est 11h53. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant rendu aux é p h é m é r i d e s du 14 octobre. Et effectivement. Et nous débutons cette journée du 14 octobre en 1955 où Buddy a l l y ouvre pour Bill Haley in the Comets. Haley. l e y、ah, Toujours. <rire> Bill Haley in the Comets au Lubbock. C'était au Texas, bien sûr. Oui, la, ville, la ville natale de Bill Haley.、Oui. Les, les oui, exact, de, de, de, de Holly. Buddy Holly. Euh, et euh, sa performance a été remarquée par un l i n i c h a t e u r de talent de Nashville qui l'invite, lui et ses Crickets,、euh, pour enregistrer un démo.、Ouais. Donc, ça a été le premier enregistrement professionnel.、Ah, ça, c'est une espèce d'histoire de Cendrillon.、Ouais. Quand、mm -hmm. quelqu'un, un gros bonhomme important, un gros bonnet, est dans la salle, il voit le groupe et ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. Non, effectivement. <rire> et la légende veut, en tout cas dans le film、euh, sur la vie de Buddy Holly, qu'il se soit cassé une dent ou quelque chose du genre avant. Euh, sa première performance, justement, avant Bill Haley. Et、euh, il, il avait remplacé ça par une gomme, une chiclette. Mais ça, c'est dans le film sur la vie de b o d d y Holly. J'ai pas lu du cerveau, ouais,、oui. ouais, pas ça nulle part. C'est le film avec Gary Busey.、Mm -hmm. Donc, avec Gary Busey dans le film, il faut le prendre un peu à la légère aussi. <rires> En 1957, cette fois-ci, Elvis Presley lance J-Louse a i h Rock qui allait devenir son neuvième numéro 1 en carrière.、Ouais. Et、euh, également considéré par certains comme le premier vidéoclip aussi qui a été lancé,、euh, sa performance de J-Louse a i h Rock. Oui, c'est vrai, ça, ça, ça avait été tourné dans un studio de télévision ou d e cinéma. Oui,、mm -hmm. oui,、ouais. ça a été donc un prototype de vidéoclip、mm -hmm. à l'époque. La même journée, en 1957, les Everly Brothers obtiennent leur premier numéro un avec Wake Up Little Susie,、mm -hmm. donc, qui a été un de leurs très, très grands succès. Qui raconte l'histoire d'un couple qui、euh, s'endort、euh, dans une voiture,、euh, dans un ciné-parc, et,、euh, et là, il se réveille, t、euh, le film est fini depuis longtemps, et puis、euh, là, la fille、euh, va être en, en retard chez、oh. elle, et là, ses parents ne le prendront pas, et、euh, C'est vraiment,、euh, ça, ça, <rire> ça porte vraiment l'image ainsi que le, la mentalité des années 50. Des années 50, 50 tout à、oh, fait,、ouais. très puritaine, très.、Euh, oui.、Ah, C'est incroyable, comment ça peut devenir des documents pratiquement historiques. <rire> oui, absolument. Cette musique. En 1966, cette fois-ci, Pink Floyd donne son premier concert entièrement psychédélique à Londres. Ils, avaient, ils jouaient aussi du RB en ouais, fait. avant. Oui, ça fait commencer comme un groupe de RB. C'est ça,、euh, qui était axé sur le blues、euh, surtout, et ils ont décidé de laisser tomber cette partie-là、ouais. pour vraiment devenir. C'était e meilleur le psychéd... dans les interprétations comme ça psychédéliques. Oui,、ouais, c'était une très bonne, très bonne époque. p o u r Ah, Et Parlant de psychédélisme, justement, en 67, un an plus tard. Oui, un an plus tard, les Who lancent、euh, I Can See for Miles.、Ouais. Ils e r e t r o u v a i t bien sûr sur l'album s e l l o u t mais ça a été un simple, je crois, avant la sortie de l'album, C'est en 67. Je crois Que oui. oui.、Euh, une très très bonne pièce. Donc,、euh... Oui, et ce qui est particulier、euh, dans cette pièce,、euh, ça on ne voit pas ça souvent, il y a un solo de guitare à une note. Oui, oui, <rire> effectivement. Oui, ça, et, et ça, ça reste dans l'oreille. C'est un verre d'oreille、oh, en p Ah oui, e t、aimais. Ce, ce solo-là、oui. euh, qui est vraiment très bien. C'est très bien、il、fait. Une、oh, très bonne composition. C'est du bien passé. Oui. En 1972, cette fois-ci, en Australie, Joe Cocker et six de ses musiciens sont arrêtés après、euh, que la police ait trouvé de l'héroïne ainsi que de la marijuana dans leur loge. Ils ont été relâchés par la suite en échange d'une caution. Ils ont passé une nuit en prison. Ça a quand même bien,、euh, ça, ç i e n ça s'est bien dérangé. Oui, exactement. <rire> voilà. En 1977, Bing Crosby, Bing Crosby décède d'une crise cardiaque à l'âge de 76 ans. Donc voilà, ils n'ont pas Bong Crosby, comme je l'avais écrit sur mes feuilles, je suis désolé. Et pour terminer cette journée. Il est mort sur, une,、euh, oui. sur un terrain de golf. Oui, effectivement,、enfin. ouais, il joue au golf.、Il、je vient... pense qu'il s'est rendu au 17e trou. Oui, je... effectivement, il n'a pas terminé et、euh, il venait aussi de terminer son.、Euh... Euh, son spécial de Noël qu'elle a passé avec David Bowie. Et ça a été、euh, la dernière performance qu'il a enregistrée, c'est、oui. avec David Bowie. Évidemment, ça fait bizarre de parler de Bing Crosby comme ça dans des, des éphémérides du rock, parce que s'il y a quelqu'un qui n'était pas rock du non, tout, c'était bien, bien Bing Crosby. Mais sauf qu'il y a eu quand même、euh, pas mal d'influence sur、euh, les, les, jeunes, euh, les jeunes rockers à l'époque,、euh, dont David Bowie. Oui, mais,、mmh. euh, David Bowie avait dit qu'il avait écouté beaucoup de Bing Crosby q u、bon, Oui, Jim Morrison aussi, probablement, parce que、mmh. euh, c'était des, des chanteurs.、Euh, Euh, de type crooner. Oui, exact. e e m n t C'était un peu la suite logique de ce qu'avaient été les crooners、ouais. à l'époque et、euh, Bing Crosby avait été probablement l'influence derrière、ouais. tout ça.、Ouais. Par la suite, nous passons en, 80, en 93 pour terminer cette journée du 14 octobre. Euh, bien, en 1993, Peter Gabriel remporte pour la première dis-je, e r m place o r t e première p l a du top 100 des meilleures vidéos réalisées par le Rolling Stones Magazine pour la première,、euh, pour la pièce, dis-je, Sledgehammer.、Ouais. Qui,、euh, franchement, un très très bon vidéoclip. Une pièce quand même assez pop, qui n'est pas très très ouais, rock. Moi, j n mais... a i m e pas, là, mais... Non, mais c'est plusieurs personnes qui n'aiment pas, mais le vidéoclip, par contre, on peut l'écouter sur Mewtwo,、ouais. ça vaut vraiment à, la à peine. À l'époque, on, on pensait vraiment que c'était l'avenir de la musique des vidéoclips.、Mm -hmm. et ça C'est drôle de voir qu'aujourd'hui, 20, 20 quelques années plus tard,、euh, c'est fini、ça. Les compagnies de disques、euh, ne paient même pas. Il y en, plus en, les... en, ouais, font, ouais, il en a encore qui en font. Oui, l y en a, en a qui, qui font bien ça.、Euh, mais je sais qu'au Québec, les maisons de disques ne paient plus pour、mm -hmm. les vidéoclips parce que c'est quelque chose qui ne rapporte plus. Donc, bien souvent,、ouais. c'est les artistes qui paient、mm -hmm. pour avoir leur propre vidéoclip et ils font des trucs vraiment incroyables avec très peu de budget. Oui. Aux États-Unis, on en fait encore, mais dans le milieu de la pop, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de placements de produits. Ça, ça, ça en est rendu、mm -hmm. vraiment imbécile. <rire> ne pas regarder. Un, un peu ce que Neil Young dénonçait, comme ça, à la fin des années 80, p o u r rire sur、uh, This Nose for You.、Mm -hmm. Oui, exactement.、Mm -hmm. ouais. Donc,、euh, c'est très malheureux. Euh, nous passons cette fois-ci à la journée du 15 octobre, qui sera samedi、oui. euh, de notre semaine.、Eh、bien, en 1965, Jimi Hendrix signe son premier contrat d'enregistrement. Il reçoit alors 1$ ainsi qu'une royauté de 1% par disque vendu, ce qui est correct pour l'époque. 1%、oh, La royauté était très basse.、Le、1$ par disque, c'était quand même bien, mais la、ouais. royauté, c'était.、Euh, c'est fait avoir là-dessus. Oui, c'est 10%, la m u s i t u e Oui, habituellement, oui, c'est ça. Mais il était, ça, il était un peu bas. Il avait mal lu. En 1905. Et c'était pas un homme d'affaires. Non, hein, non, c'est ça, main exactement. Ça lui a o c c a s i é beaucoup de problèmes, d'ailleurs. Et beaucoup de problèmes autres, à, à sa succession port également port par port la suite. u n Ça a été de m a u v a i s e d é c i s i o n En 1968, cette fois-ci, la chanteuse, donc, Syne Anderson, voilà, donne son dernier concert avec son groupe Jefferson Airplane, c'était au Fillmore.、Mm -hmm. Elle a été remplacée dès le lendemain par Grace s Lick. En fait, c'est que Anderson quittait pour sa m a n e l e é a i t e n c e n Oui, exactement.、Oui. Et euh, elle n'était、euh, pas mauvaise sans Anderson, mais、euh, Grace Lick était autrement plus oui,、euh, flamboyante et、euh, meilleure. Elle a porté le succès aussi aux、oh, oui. deux premières pièces、mm -hmm. euh, qui, ont, qui, ont, qui ont pogné pour Jefferson Airlines, c'est elles qui ont, ont, ont, ont marché.、20. En 1973, cette fois-ci, les Rolling Stones sont au numéro un du palmarès avec Angie, bien sûr, un très très grand succès. Très très belle pièce.、Mm -hmm. Très è、ouais. belle p i C'est c e une balade, mais c'est une très belle balade. o、ouais, Une i、ouais. u bonne c o m p o s i t u l e aussi. En 1974, cette fois-ci, l'album d'Alice Cooper, ou Alice Cooper's Greatest Sits, est certifié disque d'or. Et, et, et Le groupe, donc, est, malheureusement, est en train de se saborder oui, pendant、ça. ce temps-là.、Ouais, les gens ne le savaient pas, là, mais Alice quittait ses musiciens、mm -hmm. pour、euh, s'en aller en solo. Il、euh, faut dire que le dernier album qu'ils avaient sorti avant, m o n s c l e r Love, dont on a entendu la pièce titre tout à l'heure dans le bloc, il、euh, n'était pas très bon.、Euh, ce n'est pas, pas une catastrophe comme plusieurs le décrivent, là,、euh, mais ce n'est pas très bon. Comparativement non, à, à Billion Dollar Babies, uh, Killers, The、uh, Schools Out,、euh, c'était raté. Alors,、euh, probablement qu'Alice、euh, a, a décidé de voler de ses propres ailes et d'y、euh, e aller avec.、Euh, De, de, de lâcher comme ça ses, ses amis d'enfance, c'est vraiment moche, mais、ouais. euh, ça ne marchait plus tellement. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est une décision plus professionnelle. Que、ouais. Et、euh, les membres du, du Alice Cooper-Ben, eux,、euh, sans Alice, ont essayé de faire carrière après avec、euh, le groupe、euh, Billion Dollar Babies et、mm -hmm. euh, les résultats ne sont, sont pas terribles. Ils ont mitigé, On Ils ont fait、ouais. un album, c é t a i t pas très bon. Ouais, c'est、mm -hmm. un peu... C'est dommage.、Mm -hmm. C'est vraiment pas. C'est triste pour eux, en fait. C'est、oui. les écorchés dans l'histoire. Mais curieusement, sur le nouvel album,、euh, les seuls, le nouvel album de Hannes Cooper, Welcome to My Nightmare 2, il、mm -hmm. euh, y a juste les pièces sur lesquelles、euh, c'est les membres euh, originaux euh, du groupe、euh, sur lesquels ils ont joué là, qui sont bons. Je trouve. Oui, i je o u v Le reste est... est acheté quasiment, là, mais、euh, ceux sur lesquels、euh, on les retrouve、euh, des, sont bons. C'est signe qu'il faut vraiment qu'ils reviennent définitivement <rire> avec. <rire> On passe cette fois-ci au 15 octobre 1980, oui, où EMI tient un encan dans les studios d'Abbey Road et certains équipements des Beatles se retrouvent aux enchères. Parions que la vente a rapporté beaucoup pour la maison de disques. Ça doit être. Je ne sais pas s'ils étaient tout simplement en manque d'espace ou c'était en manque de fond, s mais pour vendre des, des trucs、oh, Ça ne me surprendrait pas dans ce temps-là, pas en 1980. C'était pas, ça ça me pas me encore l'époque où c'était encore prospère là, de、oh, faire des oui, disques. Oui. Spécial. e s Et on termine la journée du 15 octobre en 1996 où Tommy Lee est accusé d'avoir frappé des photographes qui、oui. essayaient de photographier lui et sa femme Pamela Anderson Lee à la sortie d'une boîte de nuit à Los Angeles. Oui, b e n encore là, c'était très h é e éloquent de ce qu'on disait tout à l'heure. Ce e s t pas une lumière, Tommy Lee. Non, vraiment pas. <rire> Effectivement, malheureusement. Et ce qui nous amène, en fait, à la fin des éphémérides cette journée du 16 octobre, qui、oui. représente le dimanche. Dernière、donc. journée de la semaine. Effectivement.、Non? Et on débute avec le 16 octobre 1938 avec la naissance de Christian Pafgen, Oui, mieux connue sous le nom de Nico. Oui, mannequin et、euh, chanteuse、oui. du v e l v e t Underground.、Une、copine de Bob Dylan également. Ils ont eu une, rela une brève relation avant、oui. qu'elle qu vienne aux États-Unis. Aussi avait, avec、uh, Jim Morrison. Oui, elle avait aussi fréquenté Lou Reed selon,、mm -hmm. euh, selon les, les, la légende en fait. Donc elle était bien implantée dans le milieu、oui. du rock. <rire> C'était très jolie également. En 1983, dis-je, nous avons la naissance de Fred Turner, bien sûr, leader et bassiste de b a c k m a n Turner Overdrive, q、oui. u célébrait ses 68 ans. Il célébrera, dis-je, ses 68 oui, dimanche. ans. Oui, d i m a n c h e e Et, euh, ça, ce, c'en est un, ce qui vieillit très, très, très bien.、Euh, oui. Je、oui. l'ai dit, le, le dernier album qu'ils ont sorti, b a c k m a n et Turner, ensemble. Le dernier, c'est un très bon album de Hard Rock. Donc,、euh, à écouter. Hein,、oui. Et à se procurer. C'est encore en voie et c'est, r o c, c, c k、okay. mm. Parfait. Euh, le 16 octobre 1947,、euh, naissance de Bob Weir,、euh, qui lui est guitariste des Grateful Dead. Il célèbre ses 64 ans. Oui, c'est leur bébé. Oui, c'était le plus jeune, c'est ça. Donc c'était un des survivants,、mm -hmm. en plus, de la formation. Oui,、ouais. quand, quand on le voyait sur les photos là, du groupe, là, en 1965-1966, il avait l à vraiment u n petit gars. Oui. Euh, nous avons aussi、euh, une dernière naissance, en fait, dans cette journée, en 1962, la naissance de Flea, bassiste de Red Hot Chili Peppers,、ah, donc,、oui. euh, bassiste f l a m b o y a n t Oui, virtuose et、euh, très、oui. tannin aussi. Oui, oui. Et、euh, <rire> qui,、euh, lorsque Red Hot Chili Peppers se sont formés en 1983, ne jouait pas de barre, s'y a appris、euh, sur le tas. Tout simplement en regardant des vidéos de bassistes et il a dit, bon, mais, mais c'est comme ça qu'on joue. C'est prodigieux, hein? Ouais, ouais.、Mm -hmm. Et franchement, il ne s'est pas,、euh, pas mis le doigt dans、mm -hmm. l'œil lorsqu'il a pris cet instrument-là. Ouais.、Mm -hmm. <rire> C'était des, des amis d'enfance, Flea et Anthony Kydis.、Mm -hmm. Donc, le s leader s ainsi que le bassiste. En、ouais. fait, les deux leaders sont b h、oh, oui, c'est les deux leaders. l e Red Hot、ouais. Chili Peppers, o、ouais. n pourrait dire que c'est eux, Red Hot Chili Peppers. Oui, oui, parce que parce bon. Parce que les guitaristes les... ont été assez interchangeables. Oui, oui, o Ça nous en est permis beaucoup. Et puis, bon, Le, le batteur est quand même là depuis assez longtemps, là, aussi. Là. Oui, mais. bon batteur. Mais... C est, c est, ça reste un batteur.、Ouais. Sans, sans insulter non, non, les batteurs non, de ce monde, non, bien sûr.、Non. Nous、euh, avons également, en 1966,、euh, Grace Slick qui se,、oui. soin, qui se joint à Jefferson. C'est ça. ça la scène était en partie, mais、euh, Grace Slick est arrivée. Oui, et、euh, elle a donné donc, un concert.、Euh, en fait, elle a donné le succès au groupe. Oui, parce qu'elle que、euh... a a m e n é ses deux compositions, qui étaient Somebody to Love et White Rabbit. Avec elle, et c'est avec ces deux chansons-là que le Jefferson Airplane ont décollé. Vraiment,、euh, oui, ont décollé. <rire> c'est tout à fait approprié、Mathieu、comme、Pérens、terme. Comme... Ils ont décollé. <rire> <rire> En 1972, cette fois-ci, Credence e Clearwater Revival annonce sa séparation. Donc, un jour、ouais. triste dans、ouais. le milieu du rock. Oui, tout à fait. Mais c'est un groupe qui allait très, très, très mal à ce moment-là.、Mm. Oui, donc c'était、mm. le temps de, de tirer la p l a m n e Et、français. puis,、euh, c'est jamais revenu. <rire> c'est jamais revenu ça ne reviendra jamais parce qu'ils、ouais. sont, sont en mauvais terme.、Ah, ouais. C'est très malheureux.、Mm -hmm. C'est très dommage. En 1996, cette fois-ci, on fait tout un bond dans le temps, cette journée du 16 octobre.、Euh, on a la diffusion du concert Oasis MTV Unplug qui souligne l'absence de Liam Gallagher. i、ouais. Qui、euh, disait. Il, il avoir était dans la salle, hein?、Fois. Oui, il était dans la il salle. Il était dans la salle, il fumait puis l buvait. Il fumait, il buvait, <rire> il était dans le pit et、euh, son frère qui.、Euh, il se bidonnait.、Ouais. regardant son frère ouais, qui, qui, qui. se démerdait, qui, dans le fond, <rire> avec ce qu'il avait. Il avait appris dans l'après-midi qu'il fallait qu'il chante toutes les chansons. J'ai de la misère à comprendre qu'on puisse admirer ce groupe-là, sérieusement. Ah, c'est... Ça, ça, ça me dépasse. C'est un phénomène britannique, je te dirais, un phénomène européen. Parce que, bon, ils ont eu、euh, des.、Mais、comment、succès? on peut avoir du respect pour ces deux gars-là?、Euh, J'ai aucune idée. Aucune idée. Ben, vrai, faut ça me que... dépasse. Euh, pendant longtemps, c'est、euh, Noel, Noel Gallagher qui écrit les chansons. On passait pour、mmh. la victime parce que Liam était un peu foufrette. Mais、mmh. euh, maintenant, on voit que Noel Gallagher, c'est quelqu'un avec une tête enflée aussi grosse que notre studio ici.、Mmh. Euh, probablement qu'il n'arriverait qu même pas à rentrer ici.、Mmh. Il, se prend, il, il se croit meilleur que John Lennon. Donc,、euh, <rire> un C'est un, un personnage spécial. C'est un phénomène britannique. Oasis a été le groupe des Anglais des années、oui. 90.、Euh, il n'existe plus. Et c'est probablement la meilleure des choses. C'est là, le, le, le plus jeune frère, Liam, est reparti t un groupe avec les membres d'Oasis. Et ça reste moyen. Ça ressemble à, ça à ça Oasis. J'ai oublié le nom complètement.、Euh, J'ai vu u n vidéo、euh, du groupe et ça ressemble à d Oasis. C'est un peu plus trash, mais sans plus, plus. Ça ne vaut、mmh. pas la peine.、Ouais. Donc, d écoutez ça. Si vous n a i m e z pas Oasis, vous n'aimerez pas. son groupe sûrement. sûrement. Sûrement. Euh, nous passons cette fois-ci、euh, à la journée de. b e n toujours au 16 octobre, bien sûr, mais à l'année 2001,、euh, où deux gardiens de sécurité sont renvoyés après avoir refusé l'entrée en arrière-scène à Bob Dylan lors de l'un de ses propres concerts. Ça, c'est vraiment des compétences incroyables. <rire> que oui. C'est assez spécial.、Hey, Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, en fait, il a essayé de rentrer, que... on lui a refusé.、Euh... Est-ce qu'il n'a pas pu donner le concert, quoi? Ah, il l'a donné.、Oui. Ah, ça, il l a donné. Il a fallu qu'on appelle、euh, donc, le, le, le, le patron de la sécurité pour、okay. faire passer Bob Dylan. Et pourtant,、euh, je veux dire, Bob Dylan a changé avec les années, mais pas à ce point-là. c e s t i n c r o y a b l e Quel imbécile. Eh oui. Et par la suite, en 2003, Courtney Love retourne devant、euh, le juge pour、euh, avoir la garde de sa fille qui avait été、euh, confiée à la mère de Kurt Cobain、euh, lorsque Love avait été arrêté e sous l'influence de la drogue.、Mm -hmm. Ça reste toujours Courtney Love. Bon,、oh、oui, c'est ça. Et, oui, oui, oui. Et finalement, en 2007. En、euh, 2007, oui, Bertrand Canta, t le chanteur de Noir Désir, est relâché après avoir servi huit ans、euh, d'une peine de prison pour meurtre、euh, de sa copine Marie Trintignant. Oui. Évidemment, ben,、mmh. le public, les gens ne lui ont jamais pardonné, ne Effectivement. lui pardonneront probablement jamais. i l、euh, euh, ne m é r i t e pas vraiment non plus. Eh bien, merci beaucoup, Simon.、Mais、je vous rappelle que Simon、euh, anime deux émissions hein, dans la programmation d'automne. Euh, sur nos ondes,、euh, il y a catalepsie. l e p s i e lundi à 20h, en reprise et mercredi à 14h. Euh, tu nous parles de quoi、euh, lundi prochain? On va aborder le, la, le thème de la folie, en fait,、euh, la semaine prochaine. Donc, folie、ah. créative, folie réelle. Après le LSD, <rire> là, on arrive avec la folie. Oui, exactement. On, va, on risque de voir certains, <rire> certains,、euh, certaines répercussions du LSD dans le thème de la folie.、Mm -hmm. ça, ça va être un peu comme une suite, si on veut. Et、euh, pour ce qui est de la, la rediffusion mercredi prochain, ça va être la science-fiction. Exactement,、mm -hmm. oui. Et、euh, bien sûr, aussi, tu animes、euh, album classique. Ça, c'est、euh, les vendredis à 10h. Juste avant a v e c Classic. Et c'est en reprise、euh, les samedis à 16h et les mardis à 14h. Oui.、Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Simon, encore une fois. Ce fut un, un très grand plaisir. Midi 10, vous êtes à l'émission Rec Classic en compagnie d'Anna l a f e r e l'émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, question de souligner, comme ça, cette fin de semaine très métal qui s'en vient avec la tenue d e la onzième édition du t r o i s v i è r e Metal Fest. Je vous ai préparé une émission avec l a s s i q u e spéciale,、euh, métal, très métal. Et au menu, on va entendre uniquement des formations très musclées, rattachées à ce genre. On va y aller avec des classiques, là, dans un moment, puisqu'on va entendre Iron Maiden et Accept, mais tout de suite, on écoute Judas Priest. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock à t o i s r i v i è r e C'est fou, 89 FM. v i c i maintenant votre capsule InfoCampus. Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, le Bac Vert de l'Université du Québec à Trois-Rivières propose du 17 au 20 octobre prochain différentes activités thématiques pour vous aider à réduire, à réemployer et à recycler. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du Bac Vert au www.uqtr.ca. baroblique Bac Vert. L'ingénierie de Trois-Rivières, l'ITR, est fière de vous présenter à nouveau son mythique Partey F1, le jeudi 20 octobre prochain. Des billets en vente au local d'ITR au 0087 p i e r r e b o u c h e r dès maintenant au prix de 12 dollars. Des billets seront également disponibles à la porte au prix de 20 dollars, mais en quantité très limitée. Donc, faites vite! Tel que voté en Assemblée générale annuelle, l'AGE UCTER tiendra une Assemblée générale spéciale sur la grève pour la manifestation nationale du 10 novembre. Soyez-y nombreux, jeudi 13 octobre à 11h30. Ne manquez pas le prochain match de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières qui se tiendra de 20 à 22h à la chasse-guerrie de l'UCTER le 17 octobre prochain. C'était votre capsule InfoCampus. Souffrez-vous d'un des symptômes suivants?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 Bonjour, ici Evelyne de la c h o n e l i è r e sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la Relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ. Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à vuesurla Relève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québec Or, la 17e édition de Vue sur la Relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012.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 Visitez notre page Marché du Boisé sur Facebook. 10, 9, 8, 7, 6, Vous êtes assez fou. I'm gonna go a e o i 22 Acacia Avenue, un morceau tiré d'un de leurs nombreux albums classiques. The Number of the Beast de 1982. Juste avant ça, on a entendu des Allemands de Accept avec Face as a Shark, la pièce qui ouvre leur album Restless and Wild de 1982. Et au début du bloc, on a entendu Judas Priest avec Breaking the Law, c'est la pièce qui ouvre la version américaine du disque British Steel de 1980. Je vous rappelle que Judas Priest ainsi que t h i n l i z z y et Black Label Society seront en concert ensemble à Québec le mercredi 23 n o v Novembre, au Colisée et à Montréal, jeudi 24 novembre, bien sûr, au Centre Belle. Et ça, c'est la dernière chance de, de les voir en spectacle. de Judas Priest, puisque c'est leur tournée d'adieu et qu'ils prennent leur retraite comme ça après une quarantaine d'années de bons et loyaux services. Midi 28, Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, question de souligner comme ça en fin de semaine,、euh, cette fin de semaine très métal qui s'en vient avec la tenue du, on, de la onzième édition du Trois-Rivières Metal Fest. Je vous ai préparé une émission Classique spéciale très métal au menu uniquement des formations très musclées、euh, rattachées à ce genre. Dans ce moment, on va entendre Saxon et je vais vous en reparler après le bloc de, du concert qu'ils ont donné lundi dernier à Montréal. On va aussi entendre les Québécois de Voivod, mais tout de suite, on y va avec un peu de kiss. Unholy, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock et du métal à Toirévière. C'est fou. 89.1 FM. De v o i b a de vous écouter l'émission r o c k c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Laferre sur les ondes. C'est fou! Complètement!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 L'expérience de l'excellence. s à u s Vivez les Patriotes de l'UQTR! Vendredi 14 octobre, les Patriotes hockey affrontent Wilfrid Laurier au Colisée Trois-Rivières à 19h. Samedi 15 octobre, les Patriotes hockey affrontent Brock au Colisée Trois-Rivières à 14h. Dimanche 16 octobre, les Patriotes s o c c affrontent Bishop au CAPS à 13h. Les patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence.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 Sun Princess of the Night, et lundi soir dernier, on a eu de la visite très rare, puisqu'ils étaient là, au Fofone Electrique.、Euh Saxon, qui sont un véritable groupe culte en Angleterre et en Europe, mais ici, ils sont tout à fait inconnus en Amérique du Nord.、Euh, ils étaient pas venus à Montréal depuis 1986. Donc, ça faisait 25 ans que les gars de Saxon n'avaient pas mis les pieds à Montréal. C'est donc dire qu'ils ont foulé、euh, les planches des Fofun s devant un public、euh, très enthousiaste et conquis d'avance. Mais il faut dire que le chanteur、euh, Biff et ses acolytes ont été、euh, très généreux. Ils ont joué、euh, la plupart de leurs classiques pendant quasiment près de deux heures, en faisant aussi、euh, beaucoup de place à leur、euh, dernier Excellent opus studio, Call to Arms, qui est sorti cet été, une place assez prépondérante, puisqu'ils en ont interprété cinq sur un total de 19 chansons. Qui l sont j o u é ce soir-là. D'ailleurs, ils ont joué, ils ont, joué、euh, ils ont ouvert leur concert avec la pièce Hammer of the Gods qui, qui ouvre comme ça, call,、uh, call to Arms. Et par la suite, ils ont enchaîné avec des classiques comme Heavy Metal Thunder, Never Surrender, Motorcycle Man, To Hell and Back Again, qu'ils n'avaient pas joué depuis plusieurs années, semble-t-il.、Uh, Denim and Leather et Princess of the Night. Au rappel, ils ont fait、uh, Crusader. Uh, 747, Strangers in the Night, Power in the Glory, Strong Arm of the Law et Wheels of Steel.、Uh, il y a à peu près juste Dallas 1 p.m. C'est dommage, ils l'ont pas joué. Mais c'était une très belle soirée avec un b e e f en très grande forme, malgré ses 60 printemps.、Uh, il est encore très métal et bouge pas mal pour un homme de son âge. Le public était complètement fou. Un public de tous âges du monde dans la quarantaine et cinquantaine, mais aussi beaucoup de monde dans la jeune vingtaine.、Uh, tout le monde est sorti de là avec un large sourire. Très bon concert. De Saxon à Montréal lundi dernier. Juste avant Saxon, dans le bloc, on a entendu les Québécois v a i v a avec Fix My Heart qui nous vient de l'album The Outer Limits de 1993. Et au début du bloc, on a entendu Kiss avec Unholy, c'est la pièce qui ouvrait ce très bon album qui est Revenge qui est sorti en 1992. Midi 47, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, question de souligner comme ça cette fin de semaine très métal qui s'annonce avec la tenue du 11e, de la 11e édition du Trois-Rivières Metal Fest. Je vous ai préparé une émission Rock c l a s s i q u e spéciale très métal. Au menu, uniquement des formations très musclées a t t a c h é e s à ce genre. Dans un moment, on va entendre des Anglais de Cathedral. On va entendre des Australiens de Wolf Mother. Mais tout de suite. On écoute l e s Américains de Alice in Chains. Check my brain. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des m é l o m a n e s La seule d i f f u s é e du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux. 89. Femme.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 Les Patriotes Soccer affrontent Bishop au CAPS à 13 heures. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. l uctr.ca, baroblique, Patriotes.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 Cathy Roll avec Midnight Mountain, pièce qu'on retrouve sur leur deuxième album, le très bon Ethereal Mirror, qui est paru en 1993. Juste avant ça, on a entendu les Australiens Wolf Mother avec Woman, à l'époque où ils étaient euh, trio. Euh, ça, ça date du premier album Premier album homonyme, paru en 1900 en, 1900, en 2006.、Et、au début du blog, on a entendu Alice in Chains avec Check My Brain, c'est tiré de leur excellent dernier disque Black Gives w a y to Blue.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 L'écouter. 89.1. James Dio avec la pièce titre de son deuxième album solo, The Last in Line, paru en 1984, tout comme l'album dont on a entendu un extrait juste avant ça, Out of the Cellar, The Rat, la pièce The Morning After. Et au début du blog, on a entendu Anvil avec la pièce titre de leur deuxième album, Metal on Metal, véritable classique du métal canadien, paru en 1982. 13h16, vous êtes à l'émission en classique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, question de souligner la 11e édition du Trois-Rivières Metal Fest. Je vous ai préparé une émission en classique très métal au menu uniquement des formations très musclées rattachées à ce genre. Dans un moment, on va entendre Machine Head avec une reprise d'un classique de Judas Priest. On va aussi entendre Girls School, mais tout de suite.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 Pour faciliter vos déplacements, de nouveaux circuits de transport collectif sont maintenant disponibles, unissant les territoires d e c h e n a u Latuc, Masquinongé, Mekinac, Shawinigan et Trois-Rivières. Qualité et efficacité, le réseau de transport de la Mauricie, une solution à vos destinations. Pour connaître les horaires et les tarifs, consultez le transportmauricie.com. B4. B4. A17. A17. R34、R34、I41、I41、K70、K70.Barik! <rique! S 1> o、oh, ho!、Oh! n a un gagnant pour le prix de la Barik!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 <All right. S 3> 89-1.MTV! <all. S 2> h e Avec d a leur excellente reprise, un classique de Judas Priest, The Sentinel. Qu'est-ce qu'on retrouve en bonus sur la, leur excellent dernier album, Anto, n The o Locust, qui est paru il y a quelques semaines, qui est vraiment très, très, très, très bon. Juste avant ça, on a entendu Girls' c h o o l avec Come On Let's Go, la version、euh, qu'on、euh, qu retrouve, version réenregistrée, qu'on qu retrouve sur leur album Hit and Run Revisited. Ils ont réenregistré. Leur album classique Hit and Run de, de 1981. Ça vient tout juste de sortir et c'est pas mal bon.、Euh, les voix sont meilleures, entre autres. Et,、oh, et évidemment, ça sonne plus. Au début du bloc, on a entendu Motorhead avec un de leurs nombreux classiques,、euh, la pièce-titre de leur、euh, deuxième album, Bomber, paru en 1979. 13h31, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 Dans le Shock Rock, aussi avec Twisted Sister, mais tout de suite, on va y aller avec Armored s a i n t Très bon groupe de vétérans de Los Angeles. Can you deliver? Vous êtes à l'antenne de la radio c a m Pus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM.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 10-9-8-7-6-5 You said t h a s it? Yeah. You're gonna quit it. Get o u my left, huh? Okay.、So que la pièce s'appelle I Wanna Rock et il s'agit d'un des classiques de Twisted Sister qu'on retrouve sur leur troisième album Stay Hungry. De 1984. En fait, c'était un petit bloc, 1984, puisque toutes les pièces qu'on a entendues dans, dans ce bloc、euh, sont parues cette année-là. Juste avant ça, on a entendu Wasp avec、euh, la pièce titre, pas la pièce titre, mais plutôt la pièce qui ouvre leur premier album homonyme, I Wanna Be Somebody. Et au début du bloc, on a entendu Armored Saint avec Can You Deliver, c'est tiré de leur premier disque, qui est un véritable petit bijou du heavy metal des années 80, March of the Saints. 13h44, évidemment, en fin de semaine, c'est le troisième, le troisième, le on, la onzième édition du Trois-Rivières Metal Fest avec, entre autres, à l'affiche, on va retrouver le Cavalera Conspiracy, Name of Death, Sacrifice, Atheist et Annihilator. Mais parmi les autres concerts à venir au Québec qui p o u r r a i e n t vous intéresser, outre、euh, le Trois-Rivières Metal Fest, pour les amateurs de, de, de rock un peu plus tranquille, même jazzé, je dirais, Pour les amateurs de guitare, il y a Jeff Beck qui sera à la place des arts demain soir, samedi 15 octobre. Mardi 18 octobre, encore là, c'est pour les amateurs de guitare. BCI présente Ying Wim Malmsteen, c'est au club Soda.、Euh, mercredi le 26 octobre, Decapitated, ça c'est pour les amateurs de métal vraiment extrême, ils seront au Fofone électrique. Le Montréal, bien sûr. Pour les amateurs de musique plus douce, Roger h o s o n sera à la place des arts les vendredis, samedi 28 et 29 octobre. Pour les amateurs de métal, encore une fois, le samedi 5 novembre, Toi Reviens m é t a l présente Exhumed, The g o a t Horse, Cephalic Carnage, Havoc et Soil of Ignorance. Ça, ça va se passer au r a c Café, le stage, dans le secteur Cap de Madeleine, sur la rue Fusée. On, pour les amateurs de Black Metal, Capital e du Metal, présente Mayhem, Abigail Williams et, et、uh, Keep of Callistine. Ça va se passer à l i m p é r i a l de Québec, bien sûr, le lundi 7 novembre. Le jeudi 10, John Anderson et Rick w a k e m a n seront à la Grande Place de Québec. Et le samedi le 12, ils seront au Saint-Denis de Montréal. Kimera et On Earth seront au Club Soda le lundi 14 novembre. Et finalement, pour les amateurs d e r e c Progressif, vous êtes chanceux. Puisque Steven Wilson sera de retour le mardi 15 novembre, cette fois-là, ce sera au Corona de Montréal, bien sûr. 13h46, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n a i Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, question de souligner la 11e édition du Trois-Rivières Metal Fest. Je vous ai préparé une émission Rock Classique très métal, au menu uniquement des formations très musclées. Qui sont rattachés à ce genre. Dans un moment, on va entendre Exodus. Mais、euh, avant ça, on va entendre deux formations.、Euh, très bons groupes européens du、euh, début des années 80. Des groupes、euh, à peu près oubliés, mais qui ont fait de très bonnes choses. On va entendre les Suédois de Torch. Mais tout de suite, on écoute les Finlandais de Oz. Searchlight, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n s la s l e Je v o s i n v i r a i à Rockatoire. e bien, c'est vous! CFOU 89.1 FM. 続いては、トクシック・ iques, leur troisième a イ・ b u m Fabulous d ス・ s a s t e r s Paru en 1988, et c'est un de leurs albums qui a eu le plus de succès en carrière. Juste avant ça, on a entendu les Suédois de Torch avec Beauty and the Beast, une très bonne pièce tirée de leur premier excellent album homonyme paru en 1984. Et au début du bloc, on a entendu les Finlandais de Torch avec Searchlight, c'est la pièce qui ouvre leur premier très bon disque, premier disque、euh, Fire in the Brain, qui est sorti en 1983.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 Aujourd'hui, question de souligner la onzième édition du Trois-Rivières Metal Fest qui a lieu en fin de semaine. Je vous ai préparé une émission classique spéciale très métal. Et au menu, je vous présente uniquement des formations très musclées qui sont rattachées à ce genre. Dans une douzaine de minutes, je vais vous présenter ma chronique consacrée au groupe Obscur. Et cette semaine, je vais vous présenter un quintet anglais très peu connu du nom de Tigers of Pantang et plus particulièrement leur deuxième album, Un obscur chef-d'œuvre paru il y a 30 ans, Spellbound. Pour le moment, on va y aller avec un petit bloc francophone. Vous savez,、euh, les groupes qui chantent du métal en français sont incroyablement rares et ceux qui le font, Ne sont souvent pas tellement intéressants. Ici même au Québec, la plupart des groupes chantent uniquement en anglais. Toutefois, dans l'histoire du métal, on retrouve quelques groupes qui ont fait comme ça de bonnes choses et cela dès le début des années 80. On va tout de suite en entendre trois exemples. Dans un moment, on va écouter Trust, mais on va aussi écouter H-Bomb, mais tout de suite.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 to come. すきゃ1 Le bloc m é t a l français, on vient d'entendre Trust, qui est pas mal le premier groupe de m é t a l français reconnu. Ce qu'on a entendu, c'est leur classique antisocial qui a été repris quelques années plus tard par Anthrax. Et à cette époque-là, je pense que Nico McBrain faisait partie du groupe. C'est tiré de l'album Répression. Euh, paru en 1980. Juste avant ça, on a entendu Age Bomb avec Exterminator, un groupe très inspiré de Julius Priest. Ils ont fait un seul album, intitulé Attack, paru en 1984. C'est un très bon album de métal français, Attack. Et au début du b l o c on a entendu Warning avec Rock City. Ça, c'est la pièce qui ouvre leur deuxième album, tout simplement intitulé Warning, paru lui en 1982. Et ça aussi, c'était bon,、hein? Warning, et particulièrement cet album.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 paru Il y a 30 ans, soit The Mob Rules de Black Sabbath. Pour le moment, on en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un groupe.、Euh, bon, je vous en ai parlé précédemment dans une chronique puisqu'il s'agit t h e Tigers of Pantang, une formation très intéressante et dont j'avais dit que je reviendrai sur leur deuxième excellent disque qui vaut vraiment le détour, l'album Spellbound de 1981, dont je vais vous parler aujourd'hui. Les Tigers of Pantheon, qui sont un quintet anglais originaire d'une très petite ville du nord-est de l'Angleterre, du nom de Whitley Bay. Leur nom est inspiré par une nouvelle de l'écrivain de science-fiction et de fantastique Michael Moorcock, intitulée Stormbringer. Ils se sont formés en novembre 1978 à la suite d'une rencontre、euh, du chanteur original Jess Cox avec le guitariste Rob Weir. Dans un pub, ils se sont adjoints le bassiste Rocky Laws et le batteur Brian Dick. Et le groupe s'est mis à faire une musique qui mélangeait comme ça le métal des pionniers de Black Sabbath et、euh, Deep Purple avec une certaine hargne. qui est hérité des punks. Ça a donné un premier excellent album intitulé Wild Cat qui a eu beaucoup de succès en Angleterre en 1980. Tigers of Pantheon était considéré parmi les chefs de file de la vague de m é t a l britannique, la New Wave of British Heavy Metal avec Iron Maiden, Def Leppard et Saxon. Question de renforcer、euh, leur son. Ils ont décidé d'ajouter un second guitariste après le premier album et ils sont allés en chercher un qui est absolument fantastique en la personne de John Sykes, qui s'est fait toute une réputation en Angleterre dans les années、euh, 80. Mais il faut croire que ça n'allait pas du tout dans le groupe、euh, puisque le chanteur、euh, Jess Cox a quitté、euh, juste avant que les Tigers enregistrent leur deuxième album. Ils sont alors allés chercher l'excellent John Devril e l et ils ont enregistré et sorti ce que plusieurs considèrent comme leur meilleur album en carrière, c'est-à-dire Spellbound, qui est sorti en avril 1981, seulement six mois après leur premier disque. C'est un album beaucoup plus poli et un peu moins agressif que le précédent, mais c'est un disque absolument parfait dans le style heavy metal mélodique. Premièrement, John Devril, e c'était un bien meilleur chanteur que son prédécesseur. Et le duo de guitaristes、euh, Rob Weir et John Sykes était tout à fait brillant. John Sykes a aidé beaucoup, beaucoup, notamment à polir l'écriture rugueuse et, je dirais, rudimentaire des Tigers, ce qui en a fait un groupe à mi-chemin musicalement entre Def Leppard des débuts, évidemment, et Saxon. Question de vous en faire une idée. On va tout de suite écouter trois extraits de cet album Spellbound des Tigers of Panthéon. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la s e u l a d i f f u s é e du vrai rock et du, du métal obscur à t r o i s r i v i è r e s C'est fou! 8 9 FM. Tigers of Pantang, un quintet anglais très obscur. On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur excellent deuxième album Spellbound, paru en 1981. On vient d'entendre Black Jack, c'était précédé de Take It. Au début du bloc, on a entendu la pièce Gangland qui ouvre le disque avec brio. J'ai choisi ces trois pièces, mais j'aurais pu prendre n'importe laquelle puisque le disque est bon au complet. Pas De mauvaises chansons sur Spellbound. C'est un disque de métal absolument parfait.、Euh, malheureusement, ça a été aussi le dernier bijou de Tigers of Pantang puisque l'étiquette de disque a voulu presser Citron et les a forcés à enregistrer un autre album très vite. Et le groupe s'est retrouvé obligé d'enregistrer, d'écrire et d'enregistrer leur、euh, troisième album dans un délai ridiculement court, c'est-à-dire. Trois semaines. Et évidemment, les, les résultats ne sont pas très bons. En fait, c'est vraiment médiocre comme troisième disque. Il s'intitule Crazy Nights. Il est présenté dans une très belle pochette, mais on ne reconnaît plus les, les Tigers. Il sonne comme un groupe commercial très drab. Ça a poussé le guitariste John Sykes à quitter le groupe et à se joindre à Finn Lazy, avec qui il a connu la gloire. Les Tigers, eux, ont engagé le guitariste Fred Purser. Euh, qui avait des inclinaisons、euh, très commerciales et ça a donné、euh, le minable disque The Cage de 1982 qui a montré avec éloquence que le groupe n'était plus en phase avec son temps et la suite a été une, une suite de mauvaises décisions et de mauvais albums avec une ribambelle de musiciens souvent peu intéressants. Le groupe existe toujours aujourd'hui en Angleterre et étonnamment, les deux derniers albums qu'ils ont sortis, c'est-à-dire Animal Instinct en 2008 et Animal Instinct 2 en 2009, étaient très bons, chose qui a réjoui les nombreux amateurs de métal anglais traditionnels. Voilà qui conclut cette petite présentation de ce groupe très obscur. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre formation a n g l a i s e très obscure, celle-là des années 70. Je vais vous présenter Caterpillar. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs d'obscurité. 14h31, vous êtes à l'émission r a c t a s i c en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, question de souligner、euh, cette fin de semaine très métal qui s'en vient avec la tenue de la 11e édition du Trois-Rivières Metal Fest. Je vous ai préparé une émission arctétique spéciale très, très métal, au menu uniquement des formations très musclées et rattachées à ce genre. Dans une quarantaine de minutes, je vais vous présenter ma nouveauté de la semaine, le tout nouvel album en concert de Uriah Heep, live en Arménie. Pour le moment, on en est、euh, maintenant venu à la portion d'émission où je vous présente à toutes les semaines une face complète d'un album v é n é t i q e classique. Et cette semaine, je vous présente un disque qui est paru il y a 30 ans, l'album Mob r u l e s de Black Sabbath. Deuxième album que ce quatuor euh, légendaire euh, et fondateur、euh, du mouvement heavy metal、euh, a enregistré avec le légendaire chanteur、euh, Ronnie James Dio.、Euh, Qui a réussi l'exploit comme ça de régénérer complètement ce groupe dont on ne donnait pas cher à la fin des années 70. Ils avaient enregistré le classique chef-d'œuvre Heaven and Hell l'année précédente, mais l'album Mob Rose était tout aussi bon que son prédécesseur et rempli de gros canons qui ont marqué le groupe à jamais qui ont mis feu à des millions de tables tournantes de jeunes amateurs de métal partout dans le monde. Tout de suite, on écoute la f a c e 1 au complet de cet album Véné Classique du métal de Mob Rose.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 Ça on vient d'entendre la façon au complet de leur album Véné de Classic q The Mob Rules de 1981. On vient d'entendre la pièce titre. C'était précédé de E5150, un morceau instrumental très bizarroïde, dominé par les synthétiseurs et qui évoque comme ça, on dirait des bûchons qui abattent des arbres dans l'espace. Et juste avant, on a entendu The Sign of the Southern Cross que le groupe a interprété en concert jusqu'à la fin avec Ronnie James Dio. Précédé de Voodoo. Et au début du bloc de cette face A, on a écouté Turn Up the Night qui démarre comme ça sur les chapeaux de roue, à l'instar de la pièce Neon n i g h t qui, elle, ouvrait le disque Heaven and Hell. Ces deux pièces-là se ressemblent, sont, sont sorties du même boule, Neon n i g h t et Turn Up the Night. Très bon disque qui a confirmé comme ça le retour en force de Sabbath à l'époque. Malheureusement, ça devait aussi être leur chant du c y g n e puisque moins d'un an après, Dio a quitté le groupe à la suite de mésententes concernant le mixage de leur album en concert Live Evil. Ça a poussé Dio à entreprendre comme ça l'aventure en solo. Avec le succès qu'on connaît, alors que Black Sabbath, eux, ont poursuivi leur carrière avec plusieurs chanteurs différents, avec des résultats souvent peu convaincants, malheureusement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre album v é n é n e classique, celui-là paru il y a 40 ans, en 1971. Je vais vous présenter l'album Restrictions de Cactus. C'est donc un rendez-vous. 14h56.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 du groupe de vétérans anglais Uriah Heep, intitulé Live in Armenia et qui, tout comme son titre l'indique, a été enregistré en Arménie. Uriah Heep, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est le groupe le plus actif de sa génération et c'est un des rares qui est encore en activité. Ça fait longtemps que les Black Sabbath et Led Zeppelin sont séparés et Deep Purple ne sortent pas souvent d'albums. C'est pas le cas de Uriah Heep qui n'ont jamais cessé leurs activités. Ils ont sorti deux très bons disques dans les trois dernières années,、euh, des disques qui ont comblé leurs fans. Et encore cette année,、euh, c'est un des meilleurs albums studio que j'ai entendu en, en 2011, hein, un des meilleurs albums de Hard Rock, l'excellent Into the Wild qui est paru au printemps.、Euh, et là, ils viennent de sortir cet album double qui é t a i t enregistré il y a deux ans devant un public très enthousiaste.、Euh, ce qui est intéressant, c'est que le groupe interprète des chansons qui sont tirées de leur précédent album, Wake the Sleeper de 2009, et, et non pas、euh, uniquement de leurs classiques et gros canons. D'ailleurs, Idso a été instrumental, Wake the Sleeper qui démarre sur les chapeaux de roue. En fait, c'est un groupe aussi euh, vénérable, euh, pour un groupe aussi vénérable dont les membres i l sont s majoritairement quoi, dans la soixantaine. Ils donnent une performance assez incroyable et、euh, d'une énergie peu commune, surtout le guitariste Mick Box. Et le chanteur Bernie Shaw, qui est dans une forme vocale stupéfiante. Question de vous en faire une idée. On va en entendre trois morceaux de ce disque Live in a r m e n i a de Uriah Heep. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM.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 89。 Bon, on vient d'entendre trois morceaux. Extrait de leur tout nouvel album en concert, Live in a r m e n i a On vient d'entendre un de leurs classiques, Look at yourself. C'était précédé d'un autre de leurs gros canons, Gypsy. Au début du bloc, on a entendu la pièce instrumentale Wake the Sleeper avec laquelle cette formation de vétérans ont ouvert leur spectacle de façon très énergique. J'ai bien aimé ce nouveau disque en concert qui nous permet de voir que les récentes chansons du h i p sont de très fort calibre. Elles n'ont pas l'air moches à côté de leurs classiques. Le DVD nous permet Mais aussi de voir、euh, que le groupe est en très bonne forme visuelle et qui continue à être pertinent sur scène.、Euh, ça vaut un bon、euh, 8 sur 10. La pochette est très belle et c'est sur l'étiquette Frontiers. 15h15, vous êtes à l'émission à c l a s s i q u en e compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, question de souligner qu'en fin de semaine, fin de semaine très métal, ça va être la tenue de la, de la 11e édition du Trois-Rivières Metal Fest. Eh bien, je vous ai préparé une émission à c l a s s i q u e spéciale très métal et au milieu uniquement des formations très musclées. Rattaché à ce genre. En passant à Rec Classic, un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.racclassic sur lequel vous retrouverez plein de sections de choses qui pourraient vous intéresser. Entre autres, il y a les c a n v a des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué dans une émission en particulier. Il y a les tops des années passées. un accès direct à mon blog、euh, sur lequel vous retrouverez au moins une centaine de critiques d'albums parues dans les 12 derniers mois. Il y a une section balado-diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine. Ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale si vous le désirez. Surtout, ne vous gênez pas, le site se trouve au www.raclassic.net. q u Dans une trentaine de minutes, je vais vous présenter une entrevue que j'ai réalisée cette semaine avec le grand m a g n é t o du Trois-Rivières Metal Fest, Jeff Hull. Mais pour le moment, on va poursuivre avec un peu de. Non, juste avant ça, on va y aller avec une nouveauté. Oui, une nouveauté de la formation Ice Earth. La pièce titre de leur tout nouvel album qui sort、euh, la semaine prochaine, qui sort mardi prochain. On écoute Dystopia, vous êtes sur les ondes de la seule station diffusée du vrai Rockatoire Rivière, c'est Fou 89 FM. Avec la pièce titre de leur tout nouvel album, Dystopia, qui sort mardi prochain, une x c l u s i v i t é ici à C'est Fou. Tout nouvel album dont je vais vous parler en long et en large la semaine prochaine à l'émission Rock Classic. Je vais vous en faire une critique et c'est avec le nouveau chanteur Stu Block. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e On va maintenant poursuivre dans le métal progressif. Dans un moment, on va entendre les Anglais O-Path et un extrait de l'excellent nouvel album de Dream Theater. Mais tout de suite, on écoute les Norvégiens de Pagan's Mind, God's Equation. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule est d i f f u s e du vrai rock et du métal à t o i r i v i e n s C'est fou. 89.1 FM. CF. v o u s ê t e s âgé entre 18 et 65 ans et souffrez d'allergies saisonnières durant les mois de juin et juillet? Vous êtes peut-être éligible pour participer à une étude de recherche sur un médicament en investigation qui pourrait vous aider à combattre vos allergies. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec les infirmières du Centre d'investigation clinique de la Mauricie au 819 373 1128. Le 819 373 1128. Bonjour, ici Evelyne de la c h o n e l i è r e sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie.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 Visitez notre page Marché du Boisé sur Facebook. Vous êtes assez fou? t h As t j u s t b e c a u s e i t i s you are the laughing stock of the hands of my dad. Confidence s t a r t in your mouth, look of him as r e a p p e a r e La version en spectacle de Harlequin Forest qu'on retrouve sur leur excellent album Live at the Royal Albert Hall qui est paru il y a un an à l'automne 2010. C'était précédé de Dream Theater avec Breaking All Illusions qui nous vient de leur fantastique nouvel album et Dramatic Turn of Events qui est paru il y a quelques semaines.、Et、au début du b l o c on a entendu les Norvégiens de Pagan's Mind avec la pièce titre de leur avant-dernier album.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 Très métal au menu, uniquement des formations très musclées rattachées à ce genre. Justement, parlant de Metal Fest, je vous présente tout de suite une entrevue que j'ai eu le plaisir de réaliser cette semaine avec un des organisateurs de l'événement, nul autre que Jeff Hull. C'est ce qu'on écoute tout de suite sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux, 89 FM. Je suis accompagné du grand manito du Trois-Rivières Metal Fest qui est à Occupé que je suis obligé de l'interviewer comme ça en avant des Fofun a s électriques après le show de Saxon. Salut Jeff. Salut,、euh, on revient. Oui. <rire> Comment tu as trouvé le show Ah, j'ai bien aimé ça. C'était Old School、euh, Forever. C'était excellent.、Euh, je connaissais pas toutes les tones, mais <rire> les tones qu'il qu y avait dans mon iPod, là, ben, c'était très bon. <rire> tu sais, il m'en a dérivé une bonne cet après-midi.、Euh, j'ai rencontré Biff ici au Fofun. a s Ah oui Puis、euh, ouais, super sympathique. Je lui ai demandé est-ce que tu pourrais me faire un ID. Il m'en a fait une, mais la machine n'a pas marché. e r a Trahi par la technologie. Mais là, ça a l'air à marcher, là. Je, je peux faire semblant d'être biff et de faire un ID et parler en anglais dans、euh, la vidéo. Non, parce que tu n'as pas l'accent anglais. De un, et plus u i s p important encore, tu n'es pas biff. <rire> Désolé. C'est sûr, je ne suis pas biff. <rire>、euh, Grosse affiche, là. Vraiment,、euh, c'est ta plus grosse, ça, pour la 11e édition. Parle-nous-en d un peu. Ouais, le 3e Metal Fest cette année,、euh, ça se passe en fin de semaine prochaine.、Euh, je te dirais qu'on a,、euh, qu'on s'est lâché l'ours.、Euh, on a décidé de faire ça encore plus étoffé que l'année passée. f a que,、euh, on s'est, on s'est, on s'est lancé dans des,、euh, des grandes aventures. Mais on est content de, de présenter cette b i l l e l à On espère que le monde v a n o n suivre pour,、mm. euh, c'est, quand même un, comment je pourrais dire ça,、euh, ça va être important pour l a s u r v i e du Metal Fest, voir si le monde sont prêts à suivre,、euh, si on met plus,、euh, tout le temps plus,、euh, d'année en année. Mais, euh, quand on est bien confiant, là, ça, les préventes vont bien, pis, u、euh, le, le bas est bon, fait que, c'est sûr que beaucoup de monde vont rouler à la porte, pis u il va rester des b i l l e s à la porte aussi,、mm. là, c'est comme à tous les u n s fait que c'est une grande salle. Fait que,、euh, cette année, on, On a plus d'organisation s à faire parce qu'il y a plus de gros bands, il y a plus de bands qui arrivent en avion,、euh, il y a plus de choses, mais on, on va apprendre tout le temps en même temps. Tu sais, c'est le fun. Beau mélange, là, encore une fois, là, de, de relève, si on veut, puis pas mal de vétérans aussi. Ouais, cette année, c'était un peu plus au school.、Euh, on me l'a dit, ça c'est vrai, ça, ça dépend des.、Euh... C'est correct. <rire> Avec toi, c'est correct. oui. <rire> <rire> pis, e、euh, garde, cette année, là, je te dirais, on, le vendredi, on, on, a réussi à la dernière minute,、euh, réussi à avoir a n n i i l a t o、ouais. r C'est quand même, e、euh, garde, c'est quand même des idoles de jeunesse.、Mm -hmm. Jeff Waters, super Smart. En tout cas, à date, l e s contacts que j'ai avec lui.、Euh, ça, ça, va être, r e garde, a n n i h、euh, i l a t e r ils font pas des plein de shows, là. Je pense、mm -hmm. que le monde, ils ont vu peut-être Montréal, Québec. Baby MTL. Mais c'est toutes des affaires que, euh,、mm -hmm. ça, ça sera pas pareil comme、ouais. show. Je ne pense pas que le monde soit étonné de voir Annie Later. Il serait 17 ans q u i l l e n'avait pas fait de show au Québec avant les deux shows qu'ils ont fait cet été.、Euh... Moi, je ne suis pas content quand,、euh, quand Sam m'a dit que tu avais booké、euh, Atheist. Oui, bien, ça, c'est un autre,、euh, c est, c est un autre euh, pitch qu'on a fait. qu'on... on, on, on s'est dit, bah, ça va, ça va, pour la technique, pis, u、euh, c'est old school quand même, mais、euh, c'est dans la vague des、euh, death metal des années 90. Pis, u on, repartis une, pis le album, Jupiter, est repartit avec u e la nouvelle album de Jupiter t r è s bon,、euh, fait que, écoute, ça, ça, va être très intéressant. On a Napalm na, na, Death aussi,、mm -hmm. euh, ils sont en tournée. On réussit à les avoir yens pour Trois-Rivières pour, e ils font pas Montréal, ils font pas Québec,、euh, c'est ça, a, disons, la clé de notre affaire, Il faut que ça soit des bandes exclusives、mm -hmm. pour, r é u s s i r à rassembler tout le monde de Québec, Montréal et un peu partout, C'est, pas mal ça qui a rendu la, la chose. Le vendredi, on a c o r n i f e x de Californie, qui est plus dans le metalcore,、mm -hmm. mais ça, ça, ça, graphine, ça, ça, ça bûche,、euh, on a Benny d e Massacre, qui a joué au bout d deux ans. Puis on a les écorchés et Calter de Québec.、Euh, le samedi, on a, là, on a réussi, un, un, un, je pense, un, comme un wet dream, comme on pourrait dire,、euh, aller chercher Cavalera qu'on s p i r a c y Des fois, des wet dreams, ça, ça, ça demande bien du de, de travail, là, mais on, pis on a réussi à les annoncer de b o n heure. Ça a comme donné un bon, un bon push pour le festival. Fait que les deux frères Cavalera, c'est pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est ceux qui sont,、euh, qui ont parti Sepultura. Ah oui, en joue-tu du Sepultura? Ben,、euh, je présume que oui, parce que toutes les vidéos qu'on voit des de, de autres, ils jouent du Sepultura. Ils、mm、vont-ils -hmm. en jouer combien? Je sais pas. Écoute,、euh, je suis pas dans le,、euh, je suis pas dans les secrets des dieux dans、ouais. les affaires, puis、euh... Cavalera Conspiracy, ça va être quelque chose.、Euh, C'est très bon. Les deux albums qu'ils ont faits, moi, j'adore.、Euh, C'est quand même actuel, mais ça va aller chercher les old school, puis les, les, les, les plus jeunes. puis,、euh, En tout cas, Cavalera Conspiracy, les deux frères Cavalera, t r o i s r i v i e n e s Puis ça encore, ils ne font pas Montréal, ils ne font pas Québec. Ils font un s h o w à Toronto deux jours plus tard. Est-ce qu'ils sont déjà venus au Québec,、euh, Cavalera? Moi, je pense que non. Moi, je, non. Sinon, j'aurais été、ouais, voir.、Euh, mm. Ils ont été à Toronto une couple de fois,、okay. mais pas au Québec. Pourquoi?、Euh, on ne sait pas. Puis en tout cas, regarde. C'est vraiment mieux pour nous autres.、Oui. <rire> <rire> puis、euh, là, on a été chercher un vieux de la vieille, mais intéressant. s a c r i f i c e Dernier album qui est p p a r u en deux, deux ans. Deux, trois ans, oui. C'est très, très bon.、Oh, oui, oui. Euh, ça va être intéressant pis ils font pas beaucoup de shows. Même, je te dirais,、euh, Sacrifice vont arriver la veille pis j'ai trouvé un local de pratique. je le vais Pour r r a t i q u e p que ça soit、euh, A1. tu c'est sais Disons que dans en tous les ans, il y a toujours de quoi de spécial qu'on me demande. Puis là, ça en, en, en, en est quand même. tu s a Il s i faut tout g u i l l e r Non, non, mais tu prends le téléphone, tu appelles、ouais. tout le monde. Et、euh, là, on a trouvé de quoi d'A1. En tout cas, on a Cryptopsy. Oui. Euh, avec le retour de John l a v a s s e u r à la guitare, le, un des membres fondateurs,、okay. je pense que ça, ça va être quelque chose d'intéressant pour les, les, les, les, les puristes de Critopsy. Fait que, toujours un bon show d ê t r e b r u t a l avec Flo. En passant, à Flo Mournier, qui joue dans Critopsy, va jouer la veille avec Annihilator. Oui. Oui. Parce qu'il a fait l é v é Mont、euh, Montréal, et, il a fait Québec. Fait que là, pour les shows Québec, ça, ça a l'air d'être lui qui va...、Ouais. Euh, Parce que, tu sais,、uh, Jeff Water, tu engage des gars un peu, c'est un peu comme des pigistes, o u i s Annihilator, s is... c'est Jeff Water. o u i c'est Jeff Water et ses baronnets, comme on pourrait dire. <rire> on a Blind Witness qui était supposé j o u e r l'année passée,、uh, problème de line-up.、Okay. Fait que, on les remet cette année. Uh, uh, fait que, c est, c est,、uh, ça, va être, uh, ça va être intéressant pour la clientèle plus m e t a l c o r e c'est un band qui, qui marche gros. Euh, on a de la France, l'esprit du clan.、Okay. Qui sont en tournée pour un cinq dates seulement、ouais. au Québec. Puis. Ils ont、euh... pas donné pour ça? Non. Non? Non. Ben, je les ai déjà faits à Trois-Rivières. o、ouais, u i à Trois-Rivières, mais, mais pas, pas problème, pour l e Metal Fest. Jamais le Metal Fest. Puis ça faisait deux, trois ans q u e l e s autres, disaient, ah, on aimerait ça jouer,、okay. c'est un très bon band.、Mm -hmm. C'est genre groove,、euh... h a r d C'est o r m a i u sais, c'est、oui. metal, mais、euh, un peu à l'anonymous, c'est ball、ouais, dans, dans ce clique-là.、Mm -hmm. Puis il chante en français. a i s s tu puis,、euh, sinon, en ouverture de, de les trois bandes d'ouverture, ben, on a Insurrection,、ouais. uh, Mass Murder, Messiah, pis u Endisney. Endisney, notre bande locale.、Ouais. C'est un, un, genre de,、um, plus mélodique, e u r o p é e n m a s s Murder, Messiah, c'est plus, u、euh, n genre de métal plus,、euh, new school, qu'on pourrait appeler, e pas, e u je veux pas dire l'étiquette, euh, e Euh, new metal, parce que c'est pas vraiment ça, mais ouais,、okay. c est, c est, ça peut, pour certains, ça peut, ça peut être ça. Insurrection, très bon b a n de Gatineau. Ouais, j'ai entendu ça,、euh, ouais. j entendu parler de ça. Fait que, c'est ça, la, la, la, carte de cette année. Puis, on a l'after party, euh, comme euh, tous les ans. Le vendredi, c'est au r o c k n f e l d Stage.、Mm -hmm. Le vendredi, c'est,、euh, C'est, v o y o n Buffalo t h e o r y c'est un Ben Stoner, c'est les anciens g o u l i n a t i q u e s p u a y i s y'a deux gars qui jouent dans les écorchés, pis,、okay. Ils vont faire deux shows. Ils vont faire le vendredi, vont faire leur show, pis, u plus tard, dans la nuit, ben. Fuck,、okay. Ils vont, ils vont.、Uh, o、okay, k、okay. i s y'a, y'a m u w qui est comme une espèce de, de duo humoristique métal, f u c k é là. <rire> ça, fait que ça va être drôle. <rire> <rire> pis, euh. Et、là, samedi, c'est un spécial trash h avec a l c o l a t o r un groupe de Montréal.、Okay. Ils font du trash h、euh, old school, puis ils vont faire des covers. Ça, en tout cas, ça va être bien le fun pour ça. Puis on a le CD compile, un CD double encore cette année. L'année passée, ça v a bien m a r c h e r On a refait la même chose. Ça fait que c'est premier arrivé, premier servi. Ceux c e qui e n le pass e n t ont droit à aller au CD, s e s t s û Sinon, c'est、euh, okay. limité.、Là. Euh, bon, il, reste des billets,、euh, chez Dante Côté, Musique, chez,、euh, c o l i m a s s o n Paypal, ou sinon Montréal,、euh, Profusion, Québec, Vision Rock, Drummond, e d i s q u e Rubin, pis, u、euh, Metal Punk, a u s s i s ouais. Faut pas oublier notre ami Pete, Metal Punk, tu i s Pis, euh, c'est 40 pour un soir, pis c'est 70 pour deux soirs. a v e c tout ce qu'on offre, je pense que c'est quand même abordable. Mais ramassez vos scènes, tout le monde. f a u t Il faut que le métal vive à t r o 3 U.S. cette fin de semaine-là. Tout à fait. Super important. En p a r t ç a t as aimé Saxon? Ça tente pas d e les mettre sur le b i l l d l'année prochaine? Ben là, c'est. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est bien dur de faire un métal fest qui. qui, qui, qui Je veux dire, qui n'est pas disparate. C'est sûr que j a r a m y s a x o n avec Cavalera Construer i u i s Kurt Opsy. Pas sûr que Biff y aurait aimé ça.、Aussi. Faudrait que tu rajoutes un soir. <rire> non, faudrait que j'aille un soir plus, genre, des métals. Oh, school.、Là. Ouais, mais garde, on, on va passer <rire> tout l'hiver à penser à ça. là. Mais là, au moins, essayez de venir cette année, puis si. Si Ça marche, ben, comme, on va penser tellement à d'autres concepts qu'à un moment donné, on, tu vas dire, Jeff, tu, tu nous épates à t o u s les fois, <rire>、oh, mais tu sais. Ah, ben, tu m'épates, je, je. Non, non, mais je crois que je suis pas pas là pour me taper par celle-là. Je pense qu'on a, a, ça dans le cœur, dans le sang. C'est et... une super belle affiche. Ouais. Ben, venez tout en grand nombre, amenez ton vodka, ta mère, ta sœur, n'importe qui, e p a c que t i e s le char, je sais pas. Venez vous amuser à b o r d de t ça industriel, pour... pour ceux qui savent pas c'est où, c'est à côté du c o l i s é e de Trois-Rivières. C'est où ce qu'elle, La pièce de course du Grand Prix, là, c'est le parc d'exposition. Fait qu'au pire, là, demandez aux dépanneurs, c'est où le métal fest? Ils vont vous le dire, là, sûrement. Merci beaucoup. Merci, Alain.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 Cavalera Conspiracy avec la pièce Warlord qu'on retrouve sur leur dernier album Blunt Force Trauma qui est paru un peu plus tôt cette année. C'est eux qui sont en vedette demain soir, les frères Cavalera. Et juste avant ça, on a entendu. Une, une, pièce de leur ancien groupe, Sepultura Mass Hypnosis, qui nous vient du disque Beneath the Remains, qui est paru en 1989. Et au début du b l o c on a entendu une, une autre formation qui sera sur la scène du t r o i s r i v i è r e s Metal Fest demain soir, les Canadiens Sacrifice, avec les pièces Forward to t e r m i n a t i o n et Terror Strikes, qui o u v r e leur excellent deuxième album, Forward to t e r m i n a t i o n qui est sorti en 1987. 16h27, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, question de souligner cette fin de semaine très métal qui s'en vient avec la tenue de la onzième édition du Trois-Rivières Metal Fest. Je vous ai préparé une émission Rock Classique spéciale très métal. au menu uniquement des formations très musclées, rattachées à ce genre. Ce soir, en grande vedette, on retrouve la formation、euh, c a n a d i e n Annihilator, des vétérans qui font carrière comme ça depuis plus de 25 ans et qui ont fait Des albums vraiment fantastiques depuis la fin des années 80. J'ai eu le plaisir cette semaine de m'entretenir avec le guitariste et leader du groupe, Jeff Waters, qui est vraiment très sympathique et articulé. Malheureusement, un problème technique nous a e m p ê c h é d'enregistrer notre entretien, mais on va sûrement se reprendre en faisant quelque chose ce soir après le concert.、Euh, avant les concerts de cet été, au Heavy MTL et à Québec, ça faisait 17 ans que le groupe n'avait pas joué en Amérique du Nord, e u juillet, demandé, pourquoi. Il m'a tout simplement expliqué que la demande n'était,、euh, tout simplement pas là et que le groupe marchait infiniment plus fort en Europe. Et qu'ils étaient, e s'étaient surtout concentrés là-bas depuis le milieu des années 90. Mais il a été surpris par l'accueil enthousiaste que les gens de Québec et Montréal leur ont réservé. Je lui ai demandé à quoi on devait s'attendre par rapport au spectacle de ce soir. Et il m'a dit qu'il avait préparé quelques surprises, dont des pièces que le groupe n'a pas interprétées depuis très longtemps, dont cette très vieille pièce du premier album.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 Double、Bruno l e b qui ouvre leur dernier et excellent album homonyme qui est paru l'année dernière. C'est une pièce qui parle de poseurs et de gens qui、euh, suivent les modes、euh, qui se disent métal parce que c'est bien vu depuis un an ou deux. Euh, mais qui sont tout à fait faux. Jeff Waters, lui, a toujours été dans le métal. Il n'a jamais fait faux, bon, genre,、euh, même quand c'était mal vu dans les années 90 en Amérique du Nord. Il est toujours resté très métal. Très bonne pièce de Tran avec un picking d'enfer. D'ailleurs, je lui en ai parlé de son picking、euh, qui est vraiment très impressionnant.、Euh, je lui ai demandé s'il devait pratiquer comme un fou, comme ça, pour y arriver. Il m'a dit que c'était pas le cas, que c'était plutôt une habileté naturelle, mais qu'il en souffrait puisqu'il a des douleurs chroniques dans le bras, le poignet et même le cou. Un peu comme Dave m u s t a i n qui doit se faire、euh, opérer prochainement. Dave Mustaine de m e g a d e t h bien sûr.、Euh, il trouve,、euh, Jeff, que Kerry King de Slayer est très chanceux de ne pas avoir ce genre de problème. Justement, la pièce The Trend, on a entendu un des premiers gros canons de Annihilator, Welcome to Your Death, tiré du premier album du groupe Alice in Hell de 1989, un excellent disque. D'ailleurs, le groupe l'a remonté cette semaine, cette pièce, en vue du spectacle de ce soir, parce que ça faisait plusieurs années, apparemment, qu'il ne l'avait pas j o u é、euh, Mardi, quand je lui ai parlé, Jeff m'a dit qu'il revenait de, de, de la pratiquer et qu'il s'était quelque peu abîmé les cordes vocales en la chantant. On va espérer、euh, qu'il s'en est remis pour ce Ce soir, Je vous rappelle que Annihilator est en vedette ce soir en haut de l'affiche en cette première journée du Trois-Rivières Metal Fest. Il est excellent concert, Jeff Waters, très énergique et efficace à ne pas manquer pour les amateurs de métal de la région. 16h42, vous êtes à l'émission Rock l a s s i c en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, question de souligner cette fin de semaine très métal qui s'en vient avec la tenue De la 11e édition du Trois-Rivières Metal Fest. Je vous ai préparé une émission classique spéciale très métal au menu uniquement des formations très musclées rattachées à ce genre. Dans un moment, on va entendre Anthrax et Arch Enemy, mais tout de suite, on écoute un des groupes préférés de Jeff Waters avec un de leurs nombreux classiques. South of Heaven, The Slayer, bien sûr. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des mélamas, n la seule, absolument la seule. À faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est fou. 8 9 FM.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 Du jerky, des verres à bière, tout e s pour avoir du plaisir. Avec leurs judicieux conseils, vous êtes certain de trouver tout ce que vous cherchez. Allez les voir au 41-70, boulevard des Forges, face au centre Les Rivières. Saviez-vous que t é l é c o g e c o produit deux émissions en lien avec l'UQTR? Chaque semaine, le professeur Régis Solerie utilise la science pour corréler certains phénomènes dits paranormaux. Vous pouvez même venir assister à l'enregistrement en studio.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 Pour m'écouter. Michael Amort from Arch Enemy, and you're listening to Rock Classic on CFOU 89.1 FM. <laughs> Ennemi avec la pièce Nemesis, tirée de leur album Doomsday Machine, paru en 2005. C'était précédé de Anthrax avec The Giant. Ça, ça nous vient de leur tout nouvel album, très bon disque Worship the Music, qui est paru il y a quelques semaines. Et au début du blog, on a entendu Slayer avec South of Heaven. C'est la pièce-titre de cet album, sorti en 1986.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 Festif, dernier petit bloc. Dans un moment, on va entendre f i n t r a l on va aussi entendre Corpic Lani, mais tout de suite, on va écouter Hellstorm, formation de métal pirate. Et au retour de ce bloc, ce sera la conclusion de l'émission. come And you're listening to Rock Classic on CFOU 89.1 FM. Troll avec Troll a Maren, pièce tirée de leur album Nat Fud de, de 2004. Et juste avant ça, on a entendu deux chansons à boire. On a entendu Corpic l a n i e avec t e q u i La. C'est tiré de leur dernier disque Yukon Waka qui est paru plus tôt cette année. Et au début du bloc, on a entendu les Écossais Hellstorm avec Rum. Et ça, ça nous vient de leur nouvel album Backthrough Time qui est sorti hein, au milieu de l'été. 17h08, on a défoncé comme il faut. Euh, l'émission s'achève, malheureusement, c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon Fitzbay, l'historien de c e s Fou, pour、euh, les éphémérides du Rock. Je vous rappelle que Simon anime l'émission、euh Album classique, juste avant la mienne, le vendredi à 10h. Et Catalepsie, les lundis en direct à 20h. Dans ce moment, ce sera la reprise de la présentation des Palmarès C'est Fou avec Mathieu Plante. À 20h,、euh, malheureusement, les Lutins de l'Enfer ne seront pas là, puisque, bien sûr, ils s o n t au Metal Fest avec tous les autres amateurs de métal, on l'espère. Et amateurs de rock, n'oubliez pas le voyage insolite de mon bon ami Frédéric Durand. C'est le lundi à 19h, en reprise les mardis à 13h. Et n'oubliez pas non plus. Euh, L'émission、euh, Réanimation avec mon autre ami, le docteur p e n r a g a n les mardis à 19h en compagnie de son triste acolyte、euh, Sinistro. C'est mardi prochain. Je vais les assister puisque, exceptionnellement,、euh, je vais y participer. Je vais faire tourner、euh, uniquement des choses que le docteur、euh, ne fera jamais tourner dans son émission, c'est-à-dire des trucs très extrêmes、euh, comme plein de black metal, entre autres. C'est donc un rendez-vous. Mardi prochain à 19h, je serai là. La semaine prochaine, a r r e c l a s s i q u e ce sera spécial 3 pour 1, donc des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste ou groupe. Je vais vous présenter, entre autres, euh, les euh, tout nouveaux disques de Hammer of a Misfortune et Iced Earth, dont on a entendu un extrait plus tôt cet après-midi. Dans la chronique des gros u p e obscurs, je vais vous présenter les enlèves de Caterpillar. Qui ont fait une courte carrière dans les années 70. Ils ont fait deux albums. Je vais vous présenter aussi une f a c e complète d'un album vénéne classique qui est paru en 1971, il y a 40 ans, soit Restrictions de Cactus. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbé sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec un dernier morceau, une pièce de, du groupe de métal extrême、euh, jazzé Atheist de la Floride qui sera en concert、euh, ce soir au Trois-Rivières Metal Fest. On va écouter un morceau de leur、euh, dernier album Jupiter qui est paru、euh, l'année dernière, à la pièce、euh, Tortoise the Titan. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 13h pour une autre émission avec Classic. q u N'oubliez pas le Trois-Rivières Metal Fest en fin de semaine. Les portes ouvrent à 17h30. Je m'en vais là. Salut!